Salut, ici Denis Talbot. Franck DeTinck, Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais euh, sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée de la techno à un autre niveau. Je vais gagner votre animateur et avec moi cette semaine, Toute l'équipe, on est là, tout au complet, la gang, en commençant par Luc Desormeaux. Salut! Hey, cette semaine, je t'ai nommé en premier parce ben, que euh, ouais. je sais que ça t'a fait de la peine l'autre fois, sais tu t'es un gars sensible, ça paraît pas, là, mais t'as ouais, un char. Je viens de m'en remettre, t'sais, puis je viens de finir ma bouteille d'antidépresseur, fait que yes. ça, ça tombe bien, <rire> On a aussi avec nous, Daniel Caracela! Hey, JB, ça fait un bout, Mm -hmm. Ça fait quand même un bout oui, que je suis venu sur l'émission en tant que tel aussi. Ouais, puis moi que j'ai pris une pause, après ça, je revenais la semaine passée, Puis après ça, on a construit des decks. Euh, moi pis Jonathan, <rire> chacun de notre bord, un deck. <rire> Jonathan Chouko <tu rire> est avec nous! Bonjour! <rire> hey, là, j'ai déjà descendu de grade, je nommé premier, là, je suis dernier. Ouais, ben avant dernier, on a invité, mais tu sais, ouais, ben... tu nous fais de temps en temps, genre, en... pour la première fois. Euh, notre <rire> invité cette semaine... Euh, son podcast hyper populaire de quiz roule abondamment <rire> sur des internets. Il <rire> est avec nous! Hey, merci! Je suis tombé content de cette présentation-là. On travaille fort dessus, ça, ça vient bientôt. Ouais. ouais. On excite la personne qui parle, puis il est seul à travailler sur le show. C'est ça. <rire> cette semaine, à l'émission, Pourquoi on a Steve? Ben, ça nous prenait un maximum d'expertise pour pouvoir parler de Pokémon Go, Pokémon euh, Go, euh, le phénomène planétaire et on a rassemblé les quatre plus grands experts de Châteauguay. <rire> je sais pas pourquoi Château Game c'est la première ville qui m'a popé euh, dans la tête ouais, surtout qu'il y a aucun de il y a... autres qui oui. restait <rire> enfin, on ira voir il y en a peut-être là-bas on est y tellement super qu'on rayonne jusqu'à Château Game <rire> euh, donc avis à la population là-bas vous êtes même pas top dans votre propre contrée euh, donc on va parler du jeu euh, comment ça fonctionne les trucs euh, on va se faire un petit concours de qui pisse le plus loin donc à savoir qui est le plus haut niveau qui a le, ouais, le plus de Pokémon euh, le, le, le meilleur euh, CP, euh, on vous expliquera tout ça. Ouais. Pour commencer, euh, je veux qu'il y en ait de sûr là qui prenne nous euh, à nous mettre en place là, comme les bases du jeu, le comment ça fonctionne. Ben je pense qu'on peut y aller avec Steve parce que Steve c'est vraiment le, le gars qui a commencé à jouer en premier, je dirais. bon tu sais euh, ça va être ça. ça va, y, ça va y faire quoi dire vu qu'il a pas encore son propre podcast on va le laisser genre un peu en fait c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation ça ça me réchauffe la voix pour quand je vais tourner mes épisodes <rire> hey non mais euh, ok mais si, si vous voulez en fait je suis un de ceux qui a, qui a installé l'application alors qu'elle était pas sortie officiellement sur le Google Store sur le Play Store canadien et comment se porte ton ton ton téléphone Android hacké maintenant il d'ailleurs pas qu'il monte le sur okay. Android. Non, avec Android, tu avais que... juste besoin d'installer l'APK directement. Ouais, parce qu'il y a bien du monde parce que fallait que tu cherches un APK qui était qui avait été bisouné un petit peu bidouillé par quelqu'un puis il euh, y a du monde qui se sont ramassé avec des téléphones euh... Euh, bric pas bricé mais des téléphones dont euh, l'accès était rendu plus facile pour les hackers ah ouais ouais, ouais. bannir aussi t'as pas fait bannir ah euh, non j'ai pas vu aucune différence moi dans le fond euh, probablement parce que mon fichier source était était très légit là j'ai j'ai okay. peut-être été chanceux aussi on va parler ouais. de bannir euh, ouais, tantôt. mais ils ont commencé à bannir à partir de midi aujourd'hui c'est plate pour toi non mais bon, bon ben, <rire> <rire> les gars je vais vous laisser comme 200 pokémon aller chercher à macin bannir non mais euh, c'est ça je les je l'ai téléchargé Euh, alors que c'était, selon moi, une source très légite. Tout, tout a bien <rire> été. Euh, fait que j'ai eu une semaine pour en profiter avant que les, les gens un petit peu plus frileux euh, attendent la sortie officielle. D'où le fait que tu es un expert à château gay. <rire> oui, absolument. Donc j'ai jamais mis le pied de ma saint de vie, je pense. Mais c'est correct. Euh, non, mais c'est ça. Euh, je l'ai téléchargé ce jeudi. De, de juillet le 7 juillet je sais parce que c'est écrit dans mon journal là, de, de, de, de dans le de... journal intime de chasseur ouais c'est ça fait que euh, non euh, puis euh, une fois une fois installé euh, je l'ai essayé au début euh, première journée euh, tout le monde s'est garoché dessus. fait qu'évidemment on a eu le même bug le même bug qu'on a eu quand à la sortie dans plusieurs pays là. les serveurs étaient engorgés de de de, de, de trafic là, fait qu'il y avait pas vraiment grand chose à faire à part à attendre que l'icône de, de de chargement ça, finissent par se tasser puis qu'on puisse partir à jouer. Là. Mais oui, mais malgré tout ça, euh, j'ai été un des premiers dans mon entourage, un des premiers euh, à mon travail aussi. J'ai infecté tellement de monde avec ça, mon travail d'ailleurs. Mais euh, malgré tout ça, je ne suis pas un des plus hauts niveaux, ni un des meilleurs dresseurs. Je suis juste un, un gars qui se promène dans des parcs à des heures louches. <rire> <rire> avec un téléphone qui a déjà l'air louche. <rire> que, mais mais, mais c'est quoi, Steve, Pokémon Go? Pokémon Go. Bon, regarde. Euh, à la base, Pokémon Go, c'est un, c'est un poisson d'avril qui a bien tourné. Euh, je sais pas si vous aviez vu il y a deux ans, je pense, le le, le poisson d'avril de Google qui avait sorti à propos de ça. Euh, mm -hmm. Que oui, peut-être. Non que... euh, ah, oui. pas moi, moi ça, ouais, ça me dirait ouais. Ok, ben, Google avait sorti euh, avait sorti une fausse nouvelle le 1er avril, comme quoi il travaillait sur le développement d'une application qui permettait de chasser des Pokémon dans la nature, dans la vraie vie, en réalité augmentée. Ah euh, hey, une belle plug pour vous, hey, ça, ça donne pas... ouais. <rire> ça, ça, ça, ça c'est <rire> la preuve que on a choisi le bon nom. Toutes ah, les ouais. compagnies essaient de développer de la réalité. Euh... Euh, e virtuel puis ça marche pas pas en tout puis le Nintendo arrive pack gratuit en plus réalité augmentée tout le monde joue des milliards de dollars en argent on a fait le bon choix on a le bon nom c'est ouais. une inspiration vous êtes visionnaires les gars ouais puis ouais. <rire> euh, en fait c'est ça et Puis, en regardant hein, le, le vidéo, je sais pas si vous allez peut-être mettre un lien sur le post euh, du podcast. Là, euh, en regardant le vidéo, ça serait les... mal nous connaître. <rire> <'es> D'accord. <rire> au pire, je le fournirai aux gens qui le voudront. Puis euh, mais il y, y a certaines certains features qui ont. C'est quoi l'adresse courriel de ton podcast te rejoindre déjà oh euh... <rire> <rire> On en reparlera hors d'onde, c'est si bon. Tu veux. <rire> Je veux pas le plugger, déjà, c'est pas trop populaire pour casquer. En <rire> ce mais euh, oui, c'est ça. Donc, il euh, y, y a des features du de, de vidéo euh, qui nous montraient qu'ils se sont finalement retrouvés dans le jeu, mais c'était vraiment euh, tout hypothétique. Ou, en parenthèse, probablement qu'ils travaillaient quand même déjà sur un concept puis c'était leur façon de sonder le public aussi. Mais dès que ça s'est sorti il y a deux ans, là, il y avait déjà un engouement. Là. Il y a des gens qui n'avaient pas tout de suite compris que c'était un poisson d'avril. Puis il y a des gens qui ont dit que ça serait l'idée du siècle, allons-y, allons-y, allons-y. Puis là, euh, l'année passée ils ont dit ils nous avaient annoncé une sortie pour 2016. Ce qu'ils ont respecté. Puis euh, voilà, ça permet de chasser des monstres virtuels dans un environnement véritable là, via la réalité augmentée. Fait que ça fonctionne par coordonnées géographiques. j'ose euh, topographique c'est-à-dire j'ose imaginer euh, pour les gens qui connaîtraient un peu le géocaching qui est, qui est un autre euh, un autre sport entre guillemets entre gros gros guillemets <rire> que j'apprécie beaucoup c'est un peu le même principe plutôt que d'aller de, chercher des euh, des trésors ou des contenants qui sont cachés euh, euh, dans dans la nature ben c'est des monstres virtuels et euh, en vous promenant avec votre téléphone Euh, par GPS qui est sur votre téléphone. Euh, vous allez localiser des petits monstres. Vous allez devoir essayer de les attraper. Au début, c'est super facile. Mettez-vous pas trop de pression. Euh, puis, euh, les collectionner. tenter de tous les attraper, bien entendu. Même si on sait que c'est probablement <rire> impossible pour le moment. Bon, oui, ben, ben, fait, y ouais, il y a des Pokémon qui sont sur certains continents. Il y a clairement des Pokémon qu'on peut pas avoir ici. Ben, en oui, fait, tu ben, peux fait. les avoir par les œufs, mais il y a exact. des Pokémon qui ne sont pas euh, du tout. Celui qui se met c'est polymorphe là qui a change de face. De face, il y est pas là les trois oiseaux légendaires de la première génération, Mew et Mewtwo ne sont pas dans le jeu encore euh, donc. En fait, ils sont ils sont inclus dans le code du jeu d'après les recherches que j'ai faites puis ils sont aussi, hey, ça c'est sérieux d'après les recherches que j'ai faites. J'avais <rire> 10 bien. minutes de lust tantôt. <rire> ouais, c'est ça. <rire> T'es tellement mais, trop sérieux pour le show. C'est ça, puis ça, je les recherches ont fait pas ça. Ah bon, ok, ben je suis aux toilettes, mon sel. Puis non, okay. puis euh, ils sont modélisés en 3D aussi pour le jeu, pour l'animation de Pokédex, l'animation du gym. Euh, tout est là, mais ils ont pas encore relâché. Évidemment, il il va sûrement y avoir un événement par rapport à ça. Merci. Mais euh... oui, excuse-moi, Luc. Non, j'imagine qu'ils vont faire un gros, euh, un gros power quand ils vont sortir Mewtwo, puis ouais, euh, il, il va sûrement être très dur à trouver. C'est sûr. Alors, euh... Ça risque d'être un événement spécial, un tournoi, whatever. Là, parce qu'éventuellement il y aura des combats dans le jeu oui. euh, plus proche de ce qu'on a là sur les versions euh, portables là, Game Boy. Là, parce que là actuellement c'est, c'est plutôt mal ce qu'on peut faire dans le jeu. Ouais, ben en fait là je pense qu'ils permettent à tout le monde de, de, de se remplir une bonne banque de Bonne banque de bébites, euh, bien bien les évoluer, bien les entretenir, euh, peut-être euh, évaluer les possibilités de chacun chacune. Puis euh, j'imagine que par la suite, il va y avoir du PVP. Déjà qu'ils ont annoncé euh, à venir euh, un système d'échange, un système de trade entre... Euh, entre dresseurs, fait que ça, juste ça, ça va être euh, très cool. Euh, Steve a bien hâte parce que je vais pas y donner un de mes tours. <rire> <y a> <rire> hey, j'en ai en tout cas. Surtout que c'est moi qui t'ai <rire> dit où le trouver en plus. Ça, ouais. Je... Je l'ai trouvé comme le lendemain. Ah, un <rire> gosse là, j'y retourné puis à part de trouver deux trois pige, j'ai rien ramassé. En tout cas, histoire triste. Mais euh, c'est ça en fait. Fait que pour le moment, on se promène. Euh, en fait, en fait, c'est un gros prétexte pour sortir dehors pour ceux qui sont plus euh, plus facilement attiré par leur sofa que par leur porte de sortie de maison. Ouais, ouais. Euh, mais moi je faisais la même chose avec le géocaching euh, mais étonnamment, c'est un peu moins populaire que les Pokémon que il y a un petit peu moins de un peu moins d'activité autour de chez moi avec, avec ça fait qu'une <rire> fois qu'on a trouvé tout ce qu'il a trouvé autour de la maison, il y a plus grand-chose à faire. Ouais, j'avoue. Ouais. fait Et que j'ai honte qui prennent des marches à cette heure pour rien là tu <rire> vois passer dans la rue tu fais OK je t'ai jamais vu passer dans ma rue en avant puis là, son 8 avec le cellulaire eh, <rire> c'est c'est c'est quand même cool tu ah c'est cool oui en fait, ça reste sécuritaire évidemment mais la la la, la fin de semaine suivante de, de la journée que je l'ai installé donc c'est un petit peu le Le 8, le 9, le 10. Hey, <rire> je... Parlez-moi d'une précision. <rire> non, non, écoute, c'est dans... gravé sur mon cœur. Euh, je, je voyais les autos rouler vraiment lentement. Sur ah la... oui, oui. <rire> c'est vraiment louche. Que, en temps normal, sans savoir que cette application-là existe, j'aurais fait de bonnes tu sais, Ils sont en train de sonder les maisons faciles à, à cambrioler. Ouais. Ben non, je suis sorti dehors. Je suis en train de faire des Snapchat, euh, qui est un de mes passe-temps complètement inutiles. Euh, J'étais dehors avec mon ciel, puis je les ai vus passer. puis probablement qu'il pensait que je faisais la même chose que eux autres puis ah, il y a tu des pokémon dans le coin? <rire> <rire> il y en a un peu plus loin aller proche du parc. C'est que... mais c'est cool parce que Et pour le moment je pense pas que ça va rassembler beaucoup de gens parce qu'on a toute la face dans le téléphone mais euh, éventuellement il y a déjà des événements qui sont prévus il y en a d'autres qui ont déjà eu lieu pour rassembler le monde il y a, euh, y a des euh, événements mais ponctuels tu sais moi euh, je allé chasser dans le coin de Elmer à la Marina euh, qui est une place bien bien populaire puis en fait les Pokémon vont se se pender, vont se, penner, vont se générer Euh, selon l'activité cellulaire. Donc, plus il y a de monde à une place, plus il y a de Pokémon qui apparaissent. Ah, okay. Plus tu as de chances d'avoir de, de, de, de rares. Donc, ça vient ça vient avec. Et il y a un genre de circuit dans ce coin là que tu peux faire avec 4-5 Pokestops qui sont dans le même coin. Fait que là, tu fais la, la, la petite marche, puis tu fais... Oh, euh... 4-5, c'est cute. <rire> <Excuse rire> 4-5, c'est cute, ouais. Hey, de, ouais. De... de mon coin de rue à moi jusqu'à jusque en tout cas Luc va savoir d'où je parle mais jusqu'au Sabouet ouais. j'en ai 21. Ben <rire> voyons donc. Oh. Ça, oh ouais, c'est c'est une, une marche d'à peine 2 kilomètres. là. Ça c'est dans même... un coin plus d'arènes aussi. Tu as trois arènes aussi as, là. Ah ouais, as trois même. arènes. Ah, arènes. Ouais. Donc, ouais. Okay, hier, Il j'avais mon aqualie qui protégeait une des arènes celle euh, ah, pas loin du soupe, grand banc. Je ben, continue ouais. moi, ma, ma, ma petite anecdote c'est que euh, ce ouais. qui ce qui arrive c'est ouais arrête de me couper c'est mon show <rire> que je te vois <rire> m'aller sur le sien moi j'jase par dessus <rire> toi et <rire> hey. la présentation est déjà dans mal. <rire> juste que le courrier fait la grève fait ouais, que c'est ça pas. ça rentre pas euh, fait que là euh, j'étais à Marina puis sur le quai il y avait plein de chasseurs il y avait plein de monde fait qu'à un donné, je me suis mis à jaser avec plein de monde qui hey toi t'as vu tel Pokémon à telle place ouais la reine comment ça marche là, on se donnait des trucs de un normalement j'aurais jamais été à Marina Delmer par moi même tout seul ma blonde m'aurait peut-être traîné à aller marcher dans ce coin là mais boring j'aurais pas <rire> normalement j'irais pas là là j'y étais comme deux fois cette semaine puis j'ai fait éclore un oeuf de 10 km tu sais j'ai marché un 10 km j'ai mal au mollet ce que je ferais jamais dans vraie vie et j'ai parlé à du monde ce que je ferais aussi pas normalement ouais ça c'est le côté social qui <rire> est vraiment présent ah? oui non je sais que je parlerai pas du monde Dan merci de me le rappeler que c'est un ah, non, antisocial ouais, <rire> <Ouais. rire> antisocial paresseux ouais oui <rire> j'ai toutes les qualités du monde euh, fait que tu sais il y a ce côté là c'est des rassemblements positifs spontanés Euh, à Marina Delmer il y, y a pas tu sais il y a pas personne qui a fait du grabuge il y a pas personne qui est allé là puis qui fait, qui a fait oh on se craper à la place ou qui ont fait une manifestation ou whatever tu sais il y avait un spectacle de jazz puis il y avait plein de monde qui se promenait autour de la foule qui écoutait du jazz <rire> ces petit gazebo avec des, <rire> des guitaristes des des des jazzmen qui étaient là puis ils se donnaient à fond puis tu voyais plein de chasseurs de Pokémon tu sais tout ça côtoyant euh, ça se ça, ça se côtoyait ça marchait super bien puis c'était mais tu sais il y a rien de problème. plus spécifique que ça là tout le monde ben, se, se rassemble puis garde qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai ramassé ah es chanceux ah, il y avait des ah, batailles d'arène regarde... tu sais deux ah, équipes deux couleurs là ça s'affrontait l'autre cool. après ça c'était à son tour c'est cool cette rivalité amicale c'est oui. cool euh, hey, les gars euh... Si vous restez dans le coin dans, dans deux minutes, je vais mettre un leurre, fait qu'on va avoir une demi-heure de ramassage. De p... Tu sais, c'est vraiment cool pour ça. Puis même moi, je me suis surpris à, à parler à des inconnus, même si ma maman veut pas. J'ai fait, <rire> je suis rendu assez grand, oh, <rire> <rire> C'est ça. <rire> je peux faire peur à bien des gens sans le vouloir, euh, mais c'est ça. Euh, Euh, justement ici au fort à côté du lac sur le terrain du fort ben il y a plusieurs parking stops qui sont rapprochés fait que il ouais. y a deux gars qui ont dit ah, on s'en va mettre des lurs cette tentative d'en mettre un tout aussi on va on va attirer bien du monde fait que comme de raison il faut qu'on a mis les lurs sur les parking stops ça a pris même pas cinq minutes a, <rire> le parking s'est rempli de tout exact <rire> oh ouais non c'est puis ça paraît c'est ouais, clair Hier, j'étais euh, j'étais allé dans le coin de, euh, de, de centre-ville d'Ottawa. Ottawa. J'habite pas pas très loin, puis tu sais, il y avait comme 4 5 Pokéstop un à côté de l'autre près de euh, tu sais du parlement euh, du Canada, tu as, as des statues, tu sais as, as plein de lieux, c'est les Pokéstop sont mis où est-ce que des lieux touristiques ou des trucs euh, euh, particuliers dans la dans dans les communautés. Fait que plus il y a de population, plus il y a d'activités cellulaires, plus il y a de points particuliers. Plus il y a de pocket stop et là il y avait des lers partout. Puis les lers c'est c'est facile à voir sur la carte dans le jeu, c'est qu'il y a comme des pétales de rose qui ouais. qui dansent en autour ouais. Du, ouais. Euh, de, de, de du pocket stop parce ouais. que tu dois aller pour ramasser des Euh, des éléments genre des pokeball des trucs comme ça euh, pour euh, t'emplir ton sac là, de, de de stock nécessaire. C'est c'est arrivé comme la première fois que tu vois des pétales tu dis ouais oh, okay, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ouais c'est ça. ça, <rire> ça tu en avais comme 4 ah, 5 un à l'autre de l'autre puis le but c'est que tu te promènes de un à l'autre tu sais pour que ton GPS voit que tu fais des pas. puis tu vas pogner des pokémons aussi si tu bouges pas. Oui, ça les attire mais t'en attire pas autant que si tu bouges. Fait que là c'est super fonctionnel là, c'est c'est les pokestops que tu as déjà, les pokestops que déjà spinés se régénèrent à chaque 5 minutes aussi. Fait que pendant cette demi-heure là, tu le, le temps de remplir ton sac à dos là, c'est nice. ouais. quand il y a beaucoup de quand y a beaucoup de de, de pokestops à la même place, c'est ça. Tu fais le tour puis par le temps que tu as fait le tour, tu reviens comme au fort là, c'est merveilleux là parce qu'au au nombre que t'as, tu fais le grand tour puis quand tu ouais. reviens au premier, ben il est revenu, fait que tu le refais. Pis là, à moment donné, tu fais dire, ton sac est plein. Fait que ouais, là, tu dit, euh... scrapes ce que t'as pas de besoin. puis ça. Tu... Ouais. <rire> mais, mais là, on parle bien de nos affaires touristiques. On veut-tu parler du jeu un petit peu? Parce... Ouais. Oui, OK. Euh... C'est quoi un Pokéstop, tu sais? <rire> oui, euh, on pourrait commencer par comment attraper un Pokémon. Comment, ça, comment ouais. ça, ça se vit, ça, ce bout-là? Bon, Primairement quand vous commencez le jeu il y a un petit truc là. Euh, moi je l'ai pas essayé parce que j'avais rien lu sur le jeu avant de l'essayer mais ça aurait l'air que la premier tu commences le jeu tu crées ton compte. Moi je vous conseille de vous créer un compte avec votre Google. Si vous avez déjà une adresse courriel Google vous avez déjà un compte fait que utilisez ce compte là pour sauvegarder vos parties là. fait que ça va être votre identifiant dans le jeu. Euh, un coup vous avez téléchargé le jeu et inscrit votre compte qui vont vous offrir trois Pokémon qui vont apparaître où vous êtes peu importe. vous avez le choix. Vous pouvez soit le faire avec la réalité augmentée, bloc du show, ou vous pouvez l'enlever. Car vous allez voir en haut à droite, il y a un petit bouton, on peut mettre ou enlever la réalité augmentée Des fois, c'est le fun d'avoir avec la réalité augmentée parce que c'est super le fun d'avoir un Miaou se, se promener sur votre divan, mais euh, puis en plus ça laisse pas de poils, mais euh, <rire> si vous enlevez la réalité augmentée, c'est que vous avez pas à faire des fois, il faut faire un 360 presque pour trouver le Pokémon parce que si vous avez la réalité augmentée, il peut être à gauche, il peut être à droite, il peut être en arrière, faut tourner, il y a des flèches qui apparaissent pour vous dire par où tourner pour le trouver. Mais des fois, c'est un peu gossant dépendant où vous êtes. T'sais. Puis la réalité aussi, augmentée, euh... il est en avant. Excuse-moi Luc, je voulais ouais. juste dire aussi j'ai appris euh, à mon à, à, à ma grosse tristesse que la réalité augmentée est pas compatible avec tous les téléphones. En plus, okay. ça gruge la batterie à, oh, ouais. en mongole. Ouais, ça, ça gruge vraiment beaucoup la batterie, fait que souvent je l'enlève. Euh, donc c'est ça. Donc au début, on va vous offrir trois Pokémon ivor, trois Pokémon en, en, en avant de vous, puis vous choisissez lequel des trois vous voulez pogner. Vous pouvez pas pogner les trois, c'est un des trois et puis mm -hmm. si vous sortez puis vous en attrapez aucun, le prochain qu'on va vous offrir, c'est un Pikachu. Ouais, mais en fait, il faut le faire quatre fois. Moi, je l'ai okay. fait. Il allé... ouais. faut que t'es les abandonnes quatre fois. Puis, okay. il te donne un Pikachu. Oui, à la fin, tu as le choix entre les trois plus Pikachu, puis là, tu peux choisir Pikachu. C'est ce ça. que j'ai fait, mais c'est plate, parce que dans le fond, euh, Pikachu, après ça, il, il est assez fois. facile. Non mais c'est le contraire, moi j'en ah ai oui? comme 4 5 Pikachu dans mon dans, mon, dans mes Pokémon puis ah ouais, j'aurais dû ben prendre ben ouais. un autre, t'sais? parce que ou peut-être parce que moi vu que j'ai Pikachu, je trouve plus de Pikachu, je Peut-être. Peut D'après moi, il doit il doit regarder ce que tu as puis t'en donner de ce que tu as déjà plus plutôt que ce que tu pas. Ok, parce que des bah, Pikachu, genre, non, enviez-vous Ouais, j'en ai vu que... Pikachu. <rire> Moi, j'ai ah, des ratatouilles <rire> maudits. <là. rire> ouais, ça des ratatouilles puis des des des puis des piafabecs puis des rouculles puis euh, des, là, pis, euh, ah, des, cool, ouais. des aspicots, y en a en masse là. Ouais. Mais, mais c'est ça, fait que vous choisissez parmi les, les Pokémon, ça va être votre premier Pokémon. Ramasser un Pokémon, ça donne 100 points, ça va vous permettre de monter puis changer de niveau. Un nouveau Pokémon, c'est un 500 points de plus. Plus après ça, vous allez avoir des bonus dépendant du lancer que vous faites. <coughs> fait que si vous faites un beau lancer, ça va vous marquer joli ou excellent ou rien pendant tout ça m'a pris du temps à comprendre comment ça fonctionnait ça pas ah, avec le cercle là ouais avec ouais. le cercle en fait moi je pensais au début que plus le cercle était mince était euh, rapetissé, plus tu avais de chances de pogner le pokémon ça a aucun rapport donc c'est pas le contraire c'est que le cercle faut que tu lances ta pokéball dans le cercle Okay. Et plus le cercle est petit, plus ça t'augmente ton bonus. Quand le cercle est, est comme au maximum de sa grandeur, c'est juste un 10 points de plus. Quand il est à la moitié, tu réussis à envoyer ta Pokéball dedans, mm -hmm. euh, c'est 50 points. Puis quand c'est euh, peut-être pas 50, là, mais... puis ouais, c'est 50. Il... OK bon puis quand c'est vraiment serré que tu l'envoies dans le milieu euh, de de cercle là ça te donne un genre de 100 points de bonus parce que tu as okay. un tir excellent mais ça augmente pas euh, les chances d'attraper le Pokémon. Non mais la, la couleur de ta balle sais, aussi. Tu vas... Ouais, tu peux faire tourner ta balle aussi en spinant la ouais. balle avec ton doigt, tu peux donner des effets à ta balle. mais euh, c'est ça c'est mais c'est difficile j'ai fait spinner ma balle souvent puis j'ai jamais rien eu de bon avec ouais, ça passe toujours ça... dans le mauvais sens ouais, ça fait de balles courbes mais puis <rire> des fois il y a du, des fois il y a du vent donc votre pokéball va s'en aller à gauche à droite même si vous la lancez droit des fois ça prend trois quatre Pokéball pour être capable de poigner le pokémon puis des fois ah, ils peuvent sortir peu, oui. de leur boule puis des choses comme ça ouais t'es ouais. sérieux pour le vent ouais oui. Ah ben qu'allez tu... excusez. Plan, non, tu sais. Des fois tu vas lancer ta balle super droite, puis elle va s'en aller à gauche, elle va s'en euh, aller tu à tu droite. Sais, je viens de attraper un pidgeon justement, puis euh, ben je t'écoutais là, je t'écoutais au bout. J'ai ouais. attrapé, j'ai attrapé <rire> un pidgeon, puis je viens de voir qu'il y avait des petites feuilles en arrière. qui montent sûrement la direction pour la vitesse du vent, puis j'ai jamais caché ça. Et ça m'a tellement coûté char de Pokéball. ouais c'est ça. Fait que tu attention. Quand quelques y a moins de vent, tu la lances. Des fois, le vent se calme, puis tu la lances là. Mais des fois, le Pokémon va se tanner, puis il va disparaître dans un petit nuage de fumée. Ce qui m'est arrivé avec un ce matin. Je m'en allais pogner mon quatrième Miaouus, et puis il y a un bon, il est pour moi, là Tu as les super balles aussi, qui sont un peu plus difficiles à lancer, non? Ouais, qui sont plus difficiles, mais qui a plus de chance de garder le Pokémon. Puis on peut ouais. les nourrir avec une petite framboise, genre. Puis ça va ouais. lui donner un petit peu d'amour. Ils vont dire, ah, il m'aime peut-être, fait qu'ils vont. plus de chance de rester. Si c'est un cercle, mettons, si c'est un cercle est rouge, puis que tu lui donnes un, donc le, le Pokémon est plus dur à attraper, puis tu lui donnes une petite framboise, mais le cercle qui va devenir, euh, mettons, jaune. C'est ça. Pis tu le peux lui. essayer de le pogné une fois, puis si tu peux encore y redonner une deuxième B une deuxième fois parce ouais. euh, qu'il y a trois couleurs de cercles, il y a vert, ça veut dire que le Pokémon est hyper facile à pogné. Il y a orange puis il y a rouge. Fait que plus ouais. c'est plus c'est plus c'est rouge, orange il peut un petit peu plus dur puis rouge ben il est très très difficile à pogné. OK, c'est le moment où est-ce que on euh, on pisse plus loin que l'autre Ouais. Oh, je non. veux savoir votre level de chasseur. OK. Moi je suis level 11. OK. Moi, je suis euh, 14. Oh, Luc? 18. Oh, attends! <rire> ben oui! Ben Je suis 19. Ah, mais, là, après 18, c'est comme yeah. pas émotionnel. Je suis 19, presque 20. <rire> nice. Moi, je suis presque à 12, en fait. Je suis vraiment à, comme 500 XP de, de 12. 540. <rire> Puis, Il Dan... Manque. Hein? Daniel, qu'on... Ah, ben, moi, ben, c'est ça. Je pouvais rester silencieux, là. Ah, <rire> <rire> J'étais un magnifique 8. OK. Ah, ben, ah mais quand même. quand même. Mais possible. écoute... Euh, au niveau 12, vous allez avoir accès au Super Bowl. Puis euh, on vous donne aussi des cadeaux. Là, fait qu'ils vont vous donner des incubateurs des choses comme ça. On peut peut-être parler des incubateurs. Oui. Euh, oui les dans... oeufs, en fait. ouais des œuvres les incubateurs quand vous allez dans un Pokéstop et vous tournez le, poké, le vous tournez la la petite médaille du pokestop pokestop en passant ce qu'on n'a pas dit c'est que c'est normalement des places historiques ou des choses comme ça c'est vraiment ceux qui ceux qui veulent vraiment déféquer sur le jeu peuvent le faire là, mais ça reste que comme on parlait au début c'est C'est un, un jeu qui va rassembler du monde. Moi, j'ai parlé à du monde un peu comme JB à qui j'aurais jamais parlé avant. Mané, je suis sorti. Surtout les nous. gens comme moi. Ouais, tu sais, surtout tu si tu vois un gars comme JB qui marche dans ta rue euh, à ouais. regarder son téléphone, c'est un peu louche mais ouais, c'est euh, louche. Tu sais, mais j'ai pogné Mané, j'ai sorti de chez nous, on s'en allait chasser le Pokémon en famille, ma femme, mon gars, moi. Puis on a vu une autre famille arriver, c'était une maman avec ses trois enfants, puis il y avait chacun les enfants avaient chacun leur cellulaire, la maman avait leur, son cellulaire, puis elle partageait sa connexion internet avec son gars qui avait son petit iPad. fait il chassait cool, il ils le Pokémon à, à, à toute la gang ensemble c'était vraiment vraiment cute là mais mm -hmm. tu sais on s'est mis à jaser il ah, y a des il y a ça là bas si tu veux un miaouse regarde de l'autre côté euh, on a pogné des un miaouse là tu peux aller voir puis tu sais puis là mais... tu lui expliques c'est à côté du lac il y a beaucoup de Pokémon stop puis là fait qu'on s'est mis à jaser on, on se serait jamais jaser autrement mais y a, a pas fait... rien que, y a pas rien que ça tu sais et je veux dire même marché. Euh, ouais, mais il y a au-delà de ça, tu sais. Je veux dire, même dans mon coin, là, je veux dire, je me suis rendu compte à quel point je connais très mal ma ville, ah, euh, parce que, tu sais, ça, ça te fait découvrir certains endroits que, je veux dire, pff, moi, j'avais pas. Été qu... avant. Non, je j'ai jamais été. Je savais pas qu'il y avait des trucs commémoratifs de whatever, là. Puis honnêtement, ça a pas changé grand-chose dans ma vie, là. Mais, <rire> euh, tu sais, c'est quand même le. De, de découvrir certains endroits comme ça ouais, oh ouais. Le, for, le fort à côté du lac j'aurais probablement jamais arrêté en passant <rire> parce que je savais pas c'était quoi puis je passais jamais par le, le chemin le chemin du fleuve qui appelle je passais jamais par là Je pensais oh, toujours par la 338, mais à ce stade, je, je passe ce chemin-là, c'est un, c'est superbe comme chemin. Il y a des hyper belles maisons dans ce coin-là. Euh, oh, tu as, as le bord de, <rire> ouais, je, je sais même <rire> pas quelle tu restes. As ça va être en carton et dans ce coin-là, c'est. C'est ça. Ça, il y a beau, il y a beau de sa maison sur par-dessus les fondations d'une des maisons détruites du fort. C'est, c'est toutes des belles <rire> roches, puis là t'as du carton par-dessus. C'est ça, mais tu sais, il y a des super beaux spots qu'on a découverts grâce à ce, ce jeu-là, on parle à du monde, on marche, mon gars veut sortir pour aller marcher avant, ce qui l'intéressait pas, il avait toujours la manette d'Xbox One dans les mains. Ben, surtout que lui, en plus, côté activité sportive, plus intense, il peut pas vraiment non, c euh, ça. Du son as... hiver, là. ouais c'est ça vu son son petit problème qu'il a eu donc tu sais fait ça le fait marcher ça le fait sortir il veut aller dehors il veut aller chasser le Pokémon fait c'est c'est le fun ah tu sais oui. puis fait que, fait c'est un jeu qui va vous faire sortir il va faire marcher je vois des ados dans la rue ce que je voyais jamais avant vous allez dans la magnifique contrée de Orignal roi jambon Pardon? Buckingham quoi Ah oh, mon dieu. <rires> oh non. C'est très bon. Original, roi jambon, Buck, Je laisse ah, des... Ouais, c'est c'est vrai. C'est vrai, on l'a pas dit sur le show, c'est on... correct. Après okay. le show, la bande comprendront pas, on m'expliquera pas, c'est correct. Désolé. <rire> et euh, ben tu sais, je suis allé là-bas, j'ai croisé plein de familles, puis plein plein de jeunes que il y avait une arrêt, puis tout le monde là. Ah, là ça allait battre le ça allait battre la reine tu fais comme ah ok là ça ça, ça <rire> se passe puis là, ils s'en vont puis là t'as l'autre groupe fait, touc, touc, touc, touc, pouc, ils viennent s'installer où la reine battre la reine ils retournent puis dans ce cas-là il y a beaucoup de evie fait que ça m'a permis d'avoir des euh, des évolutions de evie non des ouais, ouais. ouais. sont mes mes deux plus forts un 881 un pyroli puis l'autre euh, c'est euh, un aquali à 808 ok ah, là okay. Tu, là tu vas aller c'est lui qui passe le plus loin ouais, <rire> Ok. Bon mais c'est ah, bon, les ouais, gos c'est pas important. Daniel, vas-y donc. <rire> ah ouais ben c'est ça. Tiens vas-y ah, ouais, Daniel, vas-y donc. Montre-nous les gos là. <rire> ouais <rire> vas-y Daniel. Donne-lui -donne ton petit Pokémon. Alors ouais, ouais ben mais alors euh, c'est hier j'ai pas euh, ah, mis. J'ai tellement les noms en français. Ah moi aussi. J'ai mis mon cellulaire en anglais juste pour que mon application soit me donne les noms de Pokémon. En ah non mais c'est dégueulasse genre un bul mm. un <rire> chenipan. <rire> <rire> J'ai un hypotrampe. Oui, ah. moi je joue en français. C'est plus... un <rire> sac de nœuds C'est un sac de nœuds. C'est quoi ton plus fort là? Arrête de te donner des ouais. C'est quoi ton plus fort J'ai un dardagnan aussi. Oh, ça, ah. ouais. Ok, non, euh, mon plus fort, euh, c'est un roucarnage. Ok. Euh, euh, qui... L'équivalent, je pense, en anglais, c'est piégeotte euh, à 4.44 quarante-quatre. Ok, ou oh, quatre okay. C'est ah, une ouais, bonne <rire> pour le carnage, c'est une poule. OK. <rire> euh, OK, on y va en ordre de force, ça va être Luc. Euh, ouais, moi euh, j'ai un Pyro. fait que c'est un euh, un c'est un, un piroli, fait que ouais. c'est un évoli évolué en en pyro, en piroli euh, qui est à 1333. Ah, ah ouais. J'ai mon, mon deuxième, si tu veux, c'est un Aquali qui est à 1107. Puis j'ai un rou carnage à 1052. Ça, alors, ouais. je euh, j'en je ai quatre au total. Non, non c'est correct. <rire> moi j'ai un, Jonathan, mon plus fort c'est Rayner qui est à 1586. Bon, j'ai l'autre. Il y a l'autre qui pisse sur ma parade. Bah ouais, <rire> qu tu des... que tu veux. Écoute, moi j'ai j'ai vraiment une j'ai vraiment une stratégie de crotte là depuis que depuis c'est sorti. J'ai j'ai été trop freestyle et peut-être que ma semaine de de jeu tout seul euh, avant les autres Canadiens m'a pas aidé non plus là, mais j'ai évolué des trucs tout croche là, euh, là, là en tout cas. On va peut-être parler de stratégie tantôt, puis si oui. Euh, ouais bon, est... ton, ton plus fort, on va y aller là. Regarde, <rire> c'est pas important. Je pense que c'est une belle promenade dehors puis toute la question. Ah, ah oui, c'est quoi ton plus fort? Vendredi en, en, en quittant du travail, euh, dans le stationnement <rire> de mon travail, j'ai trouvé un un CDR que là je ne sais pas vous le traduirez en français là. C'est c'est euh, c'est l'évolution de RC, dans le fond là. OK, ouais, ouais ouais OK, bon, puis il était à 651, mais c'est pas grave, il est bien fin. Tu bien... es level 23? Non, pardon, je suis level euh, 14 draps. <rire> 14 draps, OK. De plus haut, c'est Jonathan à 19. Oui, à 19. Oui, À date là je pisse plus loin que vous. Ouais, tu pisses plus loin que tout le monde. C'est pas juste tes C'est pas juste tu travailles à Sainte-Justine, il y a tout le temps un leurre à cafétéria quoi. Ah oui, c'est vrai Ouais, mais j'ai pogné plein de Pokémon que j'avais pas, fait Ouais, mais je je peux pas de mon de mon travail, je l'ai pas. Tu sais il faut ça la cafétéria. Il ouais. faut que j'aille dans le cafetaria. Hey, ça travaille dans un spot avec sauf. des enfants malades pour avoir un, ava un avantage à Pokémon Go. <rire> Sans-toi sale, Jonathan Turco. Que... <rire> Sans-toi sale. <rire> non, ben, sauf que le midi, je On, on prend je prends des marches avec euh, avec mon ami euh, Marc on n'a jamais fait ça prendre des marches puis on prend des marches pour faire le tour non, de l'hôpital vous pital. êtes cute les deux ensemble ouais, ouais, okay. non mais il y, a, il y a beaucoup de Pokéstops ou ça en de l'hôpital puis il y en ouais, ouais. a, a un Brebœuf en avant puis il y a, il y a aussi des arènes pas trop loin là ouais, c'est fun pareil hein, à quel point euh, Pokémon Go tu te rends compte que tu as des jambes puis que ça a comme une utilité là, tu ouais, <rire> tu peux même même après ça tu vois moi, des fois je sors le midi pour aller marcher ce que je faisais déjà des fois avant ce que je fais plus souvent à Star puis euh, je me promène le midi puis je m'en va j'ai pogné un ronflex en faisant ça un midi fait que je m'en vais je marche puis là je vois du monde marcher puis là, ils ont rien dans les mains. je regarde c'est quoi ça marcher sans pousser joie Pokémon Go c'est ça ouais. <rire> Quel étrange personnage. Pis en oh. fait, à l'inverse, c'est que dès que tu vois quelqu'un avec son cellulaire dehors, tu dis il doit être en train de jouer à Pokémon Go. Ouais, que, tu le tu fais "Ah ouais, t'es rendu level quoi Puis là tu fais comme "Level quoi De quoi tu parles <rire> J'ai un BlackBerry." J'ai Black <rire> Black un BlackBerry. Mon boss a un Windows Phone. <rire> Mon boss il a un Windows Phone puis il fait comme "Pokémon Go c'est pas encore mainstream." <rire> non, c'est ça. Euh, là, vous avez, euh, vous, vous avez euh, peut-être plus de Pokémon que moi, par exemple, dans votre Pokédex. Ah, combien pas Combien, combien, ce là, <rire> combien ça Dans mon Pokédex, euh, ouais. euh, Pokédex, j'ai 67 vues, 67 attrapés. Ah. Et... Où ouais, est-ce que tu le vois ça, Non, finalement, tu pisses encore plus loin que moi. Probablement, ouais. Ouais, c'est ça. Vas-y. Ouais, j'ai euh, 80 vues, 79 attrapés. Ah ah moi, moi j'ai tout attrapé ce que j'ai vu. Ah ah ah. A quelle époque il est exclu moi J'étais pas à la bonne place. Euh, attrapé 54 vues 55. Euh... Oh toi aussi t'en as manqué un. Ouais. Ouais ouais. Attrapé 48 vues 49 et celui qui m'a échappé, Luc le connaît <rire> parce oui, qu'il y il n'arrête arr... <rire> pas de le poké. Ah oui. <rire> <rire> J'en ai trois miaou, je t'ai dit. Ouais. On a pas parlé. Mon mon gars en a quatre. <rire> Même son gars est plus fort que toi <rire> C'est pas parce que tu peux voir Je pense, euh, pense que mon gars en a 5 <rire> Parce qu'il avait déjà un de plus que moi Puis un matin, moi, il est parti en avec son petit nuage de fumée Pendant que lui, il l'a pogné Fait que je pense que mon gars est à 5 euh, Faut que je vous raconte une anecdote Ah oui Un autre? Ben oui Ok. Je me suis fait bannir si. Soft ban Ah, qu'est-ce que t'as fait? Ben en fait euh, l'application La veut... photo de profil c'était fesse <rire> <hein? rire> là où le soleil ne brille jamais euh, non non non c'est pas c'est pas ça c'est que euh, hier soir euh, moi j'ai eu la mise à jour hier soir euh, avant après souper vers 7 8 heures puis je sais que Jonathan tu disais que tout tu l'avais eu ce matin ouais euh, et je me suis rendu chez un de mes amis je suis allé jouer à Agricola d'ailleurs faut que j'en parle ce show ce jeu là je un trip vraiment salé c'est vraiment cool euh, Tu saluera lynn d'ailleurs de de ma part euh, je suis dans les jeux de société à fond de ce temps là puis je pense tout à elle quand quand yes. je suis dans une boutique, je suis comme ah moi je connais quelqu'un qui travaille <rire> là dedans puis pas de toi par là moi je, je pas, suis pas je suis pas style mais je trouve ça un peu louche que JB vais à ta à ta blonde ouais. oh, il est sûrement pas le seul c'est ça qui est étrange <rire> on s'habitue ah, Et euh, dans le fond, je, je vois chez mon ami, on, on passe notre soirée, et là, ben, on jase de Pokémon Go en, en, en finissant notre, notre game, notre soirée. Fait que j'ouvre l'application pour montrer un petit peu les, les, les trucs, des trucs affaires de même, il était comme level 3. C'est vient juste, juste juste de commencer. Fait que pour lui, je suis une encyclopédie de connaissances. Fait que je dévoile... le tout. seigneur, là je l'ai pas comme ami. Ah oui. <rire> <rire> Et donc genre puis genre puis genre puis un pocket stop à côté, on sera pas pocket stop, là j'explique tu sais une coupe d'affaire. Fait que j'embarque dans mon char puis je m'en va, mais j'ai un bout d'autoroute à faire. Et quand tu roules à plus que 50 km heure avec l'application ouverte, le jeu considère que tu vas trop vite et que tu es en train de tricher, c'est trop longtemps. Fait que oh, je me suis fait ouais. soft ban à cause de ça parce que j'ai oublié puis moi je depuis que Pokémon Go est sorti, euh, j'ai mets mon shutdown de de téléphone à 30 minutes parce que tu sais tu marches, tu mets ton téléphone dans tes poches puis t'es es pas obligé de, de marcher avec ça dans les mains nécessairement puis je l'ai oublié ouvert dans le char. Fait que j'ai roulé pendant un genre de 20 minutes à 90 km/h l'application ouverte, fait matin je suis soft ban. Ah oh, ouais. Ouais. Ok, c'est bizarre parce que moi, je suis pas sûr toujours... que c'était à cause de ça parce, non, non plus, parce que je le fais toujours fait. ouverte puis je vais travailler. Pis... J'ai cherché euh, sur euh, sur Reddit pour les, les raisons puis euh, c'est soit que as fait du char ou même il y a du monde qui disent ben moi j'ai fait du vélo. Puis que ça ça, je me suis fait soft ban. Euh, ça dit ce euh, a poppé dans un autre continent. <rire> ça, t es, t es <rire> ouais, là, trop rapide. Mais <rire> tu ris mais euh, un, un de mes amis au travail, c'est ça qui est arrivé, euh, il a euh, il utilisait son cellulaire était pas assez fort pour l'application, fait qu'il utilisait le cellulaire de sa mère. Euh, pour pour euh, pour avec son compte Google à lui. Ouais. Puis euh, finalement sa mère elle est partie en Europe, est partie en Angleterre je pense. Puis euh, il a dit ah, hey, là-bas pour le fun, je vais voir euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui y a puis s'il y en a tu pourrais me attraper lorsqu'il est, lorsqu est revenu, bah en fait même pas lorsqu'il est revenu, quand il y a eu son nouveau cellulaire qui était rendu assez fort, il ouvert et s'est logué avec son compte Google puis là ça a l'air que chaque fois qu'il essayait d'attraper un Pokémon, il se sauvait. Ouais. Ouais, ouais, moi ça me fait ça, je vais dans les pocket stop puis tu swipe puis euh, ça marche pas. Euh, fait en tout cas, je ai mon enquête mais je suis soft ban pour le moment puis je comprends pas pourquoi. Je pensais que c'était ça. J'avais vu ça sur euh... fait un courriel pour te euh... dire. mais si tu font un soft ban, si tu un ban, ils vont ils vont t'envoyer un courriel. C'est euh... Google est associé, tu vas avoir un message, ils peuvent pas te bannir sans t'avertir ou dire quelque chose. Ou une note dans le jeu ou peu importe. Mais non, c'est ça, il y a Moi j'ai pas eu de note dans le jeu, as pu. Je en train d'ouvrir mon compte. Je suis pas, pas sûr que que tu peux te faire bannir pour te promenant en auto. Nous autres, mon gars joue dans l'auto quand on s'en allait à est... Six non, six non, est la semaine. Bien. Il a joué dans l'auto. J'ai Et... absolument rien. Fait que euh, j'essaie de comprendre. Puis euh, c'est pas, pas, pas clair. Ah. Là je, je que... le vois le sur internet que ouais ils disent que euh, si tu roules sur l'autoroute à plus de 50 km/h tu peux te faire soft ban. Mais c'est ça moi je te dis moi. T'sais le matin, je vais porter mon gars, on le joue avec, puis je laisse mon téléphone ouvert, l'application ouverte jusqu'au travail. Je suis comme euh, une heure de temps là, sur l'autoroute là. Bah ouais. Puis ouais, il... pop des Pokémon de temps en temps quand tu es sur l'autoroute. Puis de toute façon, le jeu sait que si tu roules au-dessus d'une certaine vitesse, ça avance pas pour tes yeux de toute façon. Ouais. Ça compte les pas oeufs. pour les yeux exactement. Ouais. Ouais. Fait que je veux dire, pourquoi faire un surf band si les enfants veulent jouer pendant qu'ils sont dans l'auto? Pas c'est c'est bah ils te disent en ouvrant l'application là depuis la mise à jour de tu sais de pas jouer en conduisant ces affaires-là peut-être que tu sais le réglage pour le le soft ban a été comme trop resserré puis là ben je tombé dans le crac j'ai du monde qui sont fait euh, wipe leur compte ils sont fait remettre à zéro ouais oh, euh, non, mais... à cause de la mise à jour fait que oh. tu sais quand tu dis hey je suis level 25 puis euh, tu recommences à zéro c'est un peu dommage fait okay. que euh, là ouais. toi ça arrive qu'est-ce qui arrive là ton application elle marche plus ben l'application elle marche est tout fait. Je peux voir toutes mes affaires, mais je peux pas attraver, attraper de Pokémon. Ils se sauve automatique. Je, je lance la Pokéball, puis je ne l'ai jamais. Là. Ça, marche, ça marche jamais, puis il puis Quand je vais dans des Pokéstop, ben, je peux euh, swiper le, le, le, la passer mais euh, elle fait rien. Ça te dit revenir plus tard, ça? Euh, non, même pas. Non? Ça te dit absolument non? rien. Euh, de ce que j'ai euh, vu sur Internet, tu peux forcer euh, la remise euh, en place là, en faisant comme 40 fois le swipe du show, là. Tu, tu rentres dans le pocket stop, tu swipes, tu sors, tu rentres jusqu'à ce que tu sois euh, des banes Sinon, c'est une coupe d'heure. Fait que je me dis que ben j'ai pas joué depuis euh, euh, depuis ce matin là, depuis hier. Fait que je me doute que ça sera pas bien se long. À fait que Et... euh, c'est ça. Là, vous êtes tout train d'avancer. Moi, je prends du retard. <rire> enfin, ouais, ben, là, là, bon. là, je vais... Vu que c'est c'est peut-être à cause de la mise à jour là, je vais me checker demain. Là. Ouais, <rire> fait, attention. Puis peut-être qu'ils ont eu euh, plusieurs personnes qui a eu des plaintes. Fait que euh, ils vont peut-être desserré, André mais euh, ça là, je, je sais pas là. Ouais, parce ouais. que 50 km, il dit 50 km/h mais sais, je veux dire, es des fois, des, tu peux des... puis là, tu t'en vas à une autre place pour débarquer, et je vais rouler plus que 50 là. Ben oui. En tout cas, je je, ben, je pense c'est ça qui est arrivé là, mais euh, sinon euh, j'ai été la cible d'une mauvaise mise à jour <rire> de faille dans le système là. Peut-être. Euh, Devrait voir. Tantôt si tu parlais de stratégie. Donc, oui. euh, faire évoluer les Pokémon. Oui. Euh, ouais. Euh, euh, je sais que j'ai vu des choses sur Internet. Ben c'est pas c'est et pour évoluer, faire évoluer les Pokémon, mais aussi pour faire euh, pour pour monter en niveau oui. euh, ton ton dresseur. Euh, moi, comme je disais, euh, écoute, j'attendais patiemment mon cinquantième bonbon pour évoluer un Drowsy en Nino. Tu sais, j'y allais tout de suite. Puis euh, j'ai su que c'était probablement mieux <rire> d'attendre. Ouais, faut que t'effaces que... en, en groupe. C'est ça, non seulement en groupe mais euh, éventuellement en montant de niveau euh, ben vous avez toutes déjà eu vos euh, vos œufs chanceux là je pense. Là. Ouais ouais ouais. Bon ben euh, ceux qui l'ont ceux qui l'ont pas vont l'avoir je pense à partir du niveau 9 le premier œuf chanceux. Mais en partant un œuf chanceux ça double votre XP chaque fois que vous attrapez un Pokémon que c'est un nouveau Pokémon que vous en évoluez un. Fait que euh, si vous avez 5 6 Pokémon à attraper euh, à évoluer, c'est-à-dire excusez-moi ben par un neuf chanceux qui est bon pour une demi-heure, ça double ton XP. Fait qu'évidemment, euh, en les faisant toutes euh, back-à-back, puis en plus, si t'es proche d'un pocket stop, petitement un leurre, Ben, tu cours la chance d'attraper des nouveaux Pokémon qui te donnent aussi de l'XP avec les gens se font des blitz comme ça puis moi j'ai jamais fait de sur par c'est ce qu'appelle la, la technique euh, roucul ouais, c'est ouais. on en ouais, parle tellement puis ça ça, lui, ça coûte juste 12 bonbons pour les faire évoluer souvent là c'est 25-50 euh, euh, pour transformer ouais. Magikarp en quatre euh, ouais c'est tu sais fait ça tu le fais juste <rire> une fois tu sais tandis ouais. que les roucules à 12, ben puis surtout qu'il y en a partout ben tu en remaches plusieurs des des des les échanges pour avoir des bonbons. C'est trois bonbons pour le, euh, un Pokémon capturé. Puis c'est un pour l'avoir euh, renvoyé au professeur. Là. Et il doit être capoté dans son usine. Là. Lui, là, il, doit, il doit faire... Il doit des ratatoules, dis... des roucoules. Là. Hey, ouais. Il doit savoir à quoi ça ressemble. Ouais, il doit travailler et... dans une cafétéria ou quelque chose de même. <rire> Aujourd'hui, purée de ratatoules. Euh, de dans Et ouais, euh, dans ça... le fond, c'est que tu finis par avoir assez de bonbons, puis ouais. tu t'en remasses mettons 100 bonbons pour être capable de faire euh, genre... Euh, 15 évolutions de rocoule back à back fait que c'est 5 500 pour une évolution x2 fait que 1000 fait que 1000 fois le, le nombre de Pokémon que tu as évolué là. moi je me suis fait un petit document texte là puis je où est-ce que j'ai listé là, les Pokémon que j'ai euh, qui sont prêts à évoluer puis j'attends de pouvoir toutes les faire back à back là, Vois tu moi j'ai gaspillé un neuf chanceux comme ça j'étais parti avec ma avec ma fille justement au terrain du fort à côté du lac. puis on se promenait là c'est c'est j'ai dit ah je vais je vais je vais le partir là puis on va voir ce que ça donne mais tu sais c'est un, un, un catché que j'aurais pu en, en profiter pas mal plus que ça fait que j'ai c'est probablement ce qui fait que je suis limité à niveau 14 mais que toutes les autres gars à mon travail euh, que je leur ai parlé de l'application puis qui l'ont installé une semaine après ben un peu comme le phénomène de Luc euh, sont, ils ont monté de niveau en flèche parce ont eu le temps de se documenter pendant la semaine que moi je jouais Puis, euh, ils ont joué intelligemment alors que moi ben j'étais comme un comme un bébé dans un magasin je, jouais, je veux je ça je veux ça là-dessus <rire> là mais il fait que Et plus ying, es haut niveau plus tes pokémons ont des ont de chance d'avoir euh, plus de CP aussi si tu captures sauvage mais en les faisant ouais. évoluer aussi donc euh, d'attendre c'est une bonne idée pour faire euh, évoluer d'avoir euh, plus d'XP euh, faut dire que le jeu là on vous en parle tout ça semble simple Mais en réalité, dans le jeu, il y a pas grand-chose de dit. C'est très de... très de base. Même moi, première fois que j'ai vu un Pocket je voyais l'enseigne <rire> puis là ça disait ah t'es assez proche, mais je fais quoi avec Il y a rien ouais. qui te le dit, tu sais. Là, je payais <rire> ça, ça, ça passe. Ça marche pas. Ben voyons, tu sais. Ça marche pas. Par accident presque, tu sais, je swipe <rire> gauche droite puis je fais comme. Ah, ben oui, ça marche. Ben, tu sais, c'est pas expliqué nulle part, là. Puis attraper des Pokémon, tu, tu, tu devines, il faut que tu l'envoies. Mais, tu sais, l'histoire de cercle, qu'est-ce que ça veut dire? Puis comment avoir des jolis types, ces affaires-là, euh, c'est pas expliqué. Euh, tu sais, toutes ces stratégies-là, il y a rien d'expliqué dans le jeu. Puis c'est là que le, la communauté web Exactement. rentre dans le jeu, tu sais. Euh, plus t'es intéressé, plus tu vas lire d'informations, puis plus tu vas pouvoir maximiser les actions que tu poses dans le jeu. exactement exactement c'est c'est le même que j'ai que j'ai su ça évidemment puis en plus de des gars mon travail mon qui m'ont aidé à pas décrocher puis mais mais aussi que vraiment aidé en tout cas elle tombé mais là ouais c'est c'est comme c'est comme une drogue à un moment donné c'est comme continue ouais ouais gang gang mais ouais En fait, à mon travail là, euh, à mes pauses, j'étais assis sur mon steak, je bougeais pas. Puis le midi, ben en, en dînant, on écoutait un film. En tout cas, c'était c'était redondant, c'était plate. Puis là, je je connais les les hot spots de la bâtisse de mon travail. En tu sais, dès dès que ma pause commence, je sais où aller, je ramasse mon sel, je sais où aller chercher telle chose, telle chose, telle chose. Mais tu sais, ça c'est des informations que moi j'ai communiqué aux autres. Ouais. Euh, parce que j'ai commencé avant eux tu sais fait que mais c'est juste des échanges d'informations mais même en fait tu sais ça reste malgré qu'il y a une certaine compétition virtuelle si tu veux euh, rivalité virtuelle euh, entre les équipes mais euh, on va sûrement parler plus tard aussi euh, oh, aux endroits aux rassemblements là ou, ou aux pokestop quand il y a plein du monde mais tout le monde se donne des trucs tout le monde dit hey, ci, ci. ah j'ai fait j'ai fait Ah, puis la rivalité là euh, tu sais tu croises du monde qui est comme hey, vous autres vous êtes quelle équipe bah moi je suis bleu toi tu es ah, jaune puis l'autre il est comme je suis rouge ah OK tu sais c'est pas plus pas plus intense que ça puis tu sais j'ai hâte qu'il y ait des combats euh, entre les joueurs des, ouais, des combats de vrai. Pokémon, ouais. tu sais que ça soit implanté que tu euh, que tu puisses faire du PvP Ouais. euh en dehors des des arènes ça ça va donner un autre un autre truc mais tu sais faut pas que le pvp euh, tu sais faut qu'il y ait une nuance si t'es un ami faut pas que ça te donne d'expérience parce que à un moment donné c'est que tu vas te poneyer deux personnes puis tu vas faire comme bon mais tu gagnes 10 combats moi j'en gagne 10 », puis faut ouais. que ce côté-là que soit tu sais il y a une balance à aller chercher mais il y a beaucoup de travail à faire avant d'être rendu là, là le jeu euh, c'est le fun c'est c'est vraiment plaisant mais je pense qu'on voit rapidement euh, cette année puis que quand l'hiver va arriver Pardon. on va comme ben, ben, ben c'est sûr que euh, hiver, ça va prendre ça. un petit coup là. le monde vont moins ouais. sortir pour aller mais gâches tu, -tu que non ben quand même un peu moins là mais ça, ça, ben, le monde faut ait des mises à jour pour compenser ça puis ouais. on s'entend tu que la mairie du nord euh, nord nord genre Canada c'est pas le marché le plus important fait que tu sais ils feront pas des mises à jour pour nous accommoder nous autres là non mais ça reste que as de la neige une bonne partie ouais, des États-Unis en descendant aussi le fait que ça commence à être un gros marché là les territoires enneigés des choses comme ça puis en Europe aussi tu as des places où as de la neige et tout ça. donc Il va falloir qu'ils s'adaptent un peu. Mais là, on parle de PVP. S'il y a du PVP, il faut clairement qu'il change la méthode de combat entre le oui. PVP et les arènes oh ou qu'il oh, change oui. les arènes. Parce que normalement, dans les jeux de Pokémon, c'est tôt par tôt. Fait que j'attaque tu t'attaques, j'attaque Là, quand tu fais un combat d'arène, c'est vraiment live live. C'est du piochage. Puis as des, tu te bats pas contre une vraie personne. Tu te bats contre le Pokémon de la personne. Parce que pour, dans les arènes, on peut... les arènes vont monter de niveau niveau 1 2 3 4 5 6 7 8. Je pense c'est 8 le maximum qu'une arène peut avoir. Puis le niveau de la reine va dire le nombre de Pokémon qui à défendre. Fait il peut avoir jusqu'à 8 Pokémon mettons qui défendent cette arène là. Pour gagner la reine, faut descendre son niveau de prestige. Donc mettons une, une arène au un niveau de prestige de de 8000. À chaque fois qu'on bat la l'arène au complet, ça descend de 2000. Donc, si vous passez à travers et est rendu à 6000, vous passez à travers et est à 4000. Juste ah, de... je savais pas jusqu'à quand. Quand tombe à zéro. Ok. Quand elle tombe à zéro, elle vient blanche. Au lieu d'être la couleur qu'elle était. Puis là, vous pouvez mettre un Pokémon de votre de votre euh, de votre Pokédex pour garder cette arène là. Donc, ça devient l'arène de votre couleur d'équipe. C'est aussi un truc. Si vous, vous pouvez le faire une fois aux 20 heures. Je ne sais pas si vous le saviez, mais une fois aux 20 heures, vous pouvez assigner un Pokémon à une arène qui est libre ou à une arène qui est de votre couleur puis qui reste un spot de vide. Et quand vous allez, vous touchez votre votre Pokeball, vous allez dans marché. Ouais, dans marché. puis euh, vous allez vous allez pouvoir euh, vous ramasser des sous il ouais. euh, y a de l'argent dans le jeu vous allez pouvoir ça vous donner 10 10 sous euh, à chaque fois que vous assignez un une fois par 20 heures quand vous assignez un pokémon à garder une arène. Euh, fait que si les gens arrivent dans une arène puis votre Pokémon garde l'arène ben c'est votre nom de joueur qui est en haut euh, comme moi hier j'avais j'avais mon Aquelie qui gardait une arène à côté du lac mais quand je regardais l'arène c'était je voyais mon nom avec mon aquali qui était là tu sais okay, regarde ça c'est un bout je savais pas je suis pas rentré mais... encore Fait que c'est ça, fait que ça vous donne de l'argent. Fait qu'au 20 heures, vous pouvez assigner un Pokémon dans une arène pour la garder, puis ça va vous donner 10 sous que vous pouvez vous servir pour acheter des Pokéballs. Achetez que... pas des Pokéballs, acheter des, des, des, incubat des incubateurs pour faire éclore vos œufs, choses comme ça, ou de l'encens, euh, mais ou des leurres, mais achetez pas des Pokéballs. Pokéballs, vous allez en trouver plein si vous êtes patient un peu, puis si vous pitchez pas comme euh, comme euh, comme tu sais comme n'importe quoi, vous perdez pas trop de balles à ramasser des Pokémon. Euh, pourquoi fait, que, fait que sur certaines arènes de ma couleur, euh, des fois je peux assigner un Pokémon puis des fois je suis obligé de le battre. Faut qu il faut qu'il y ait un spot de vide. Fait que faut si mettons, tu as okay. un arène au niveau 5, puis y a juste quatre Pokémon, le spot numéro 5 est libre, tu peux assigner un de tes Pokémon. Si okay. Le, okay, la reine si est... est au niveau 5, puis y a déjà cinq Pokémon, ben il faut que tu en déclasses un pour mettre un des tiens. Ah, OK. Mais ça, toi, je, okay, quand c'est ta couleur puis que tu bats l'adversaire, moi, ça m'est arrivé là. Mettons le premier Pokémon, je le bats. Ouais. Là, ça met face à l'autre adversaire. Mais mettons que mon Pokémon meurt, c'est fini là. Euh, oui, dans une dans une dans une arène qui est ta couleur, c'est pas une arène, ça devient un gym. OK, mais comment tu fais pour placer ton Pokémon qui serait meilleur que celui qui est là? Faut-tu battre le Pokémon qui est là. Fait que si tu bats le premier Pokémon, comme, comme mettons, là, tu vas dans une arène qui est pas ta couleur. Mettons, moi, moi ma couleur, c'est bleu. Okay? Oui, ouais, moi aussi. Moi, j'ai choisi bleu. Fait que je m'en vais à l'arène bon, qui est au parc pas loin de chez nous, <rire> puis elle est rouge. Puis, mettons, c'est un niveau 3, fait qu'il y a trois Pokémon... qui sont là qui défendent l'arène. Là tu regardes, là tu choisis six de tes Pokémon les plus forts. Si tu touches le Pokémon, le Pokémon, quand tu touches l'arène, tu fais go pour te battre. Il va te montrer six Pokémon en bas. Tu peux toucher un Pokémon puis aller le changer pour un autre, tu mettais tes plus forts. Puis après ça tu fais combat. Le combat commence, tu bats le premier, tu bats le deuxième, tu bats le troisième, euh, parce qu'il était pas fort, mettons, il euh, y en avait trois. Fait que tu bats le premier, tu bats le deuxième. Là, au deuxième, vers la fin, ton Pokémon meurt. Ton deuxième Pokémon que tu as mis de tes six vient, tu bats le reste, et ainsi de suite. Tu as six chances de battre le nombre de Pokémon qu'il y a dans l'arène ennemie que tu es en train de battre. Fait que Si tu perds, ça va dire que tu as perdu. Si tu passes à travers toutes les Pokémon qui défendent l'arène, ça va dire tu as gagné, ça te donne des points d'expérience et tout ça. Et ça, ça enlève un des Pokémon de l'arène. Donc, si l'arène était un niveau 3, avec trois Pokémon, elle devient un niveau 2. Là, tu guéris tes Pokémon, tu y donnes un autre go. Tu bats le premier, tu bats le deuxième... tu ça va dire que t'as gagné tu re, tu là tes Pokémon ont été blessés t'es guéri s'il faut ou pas le, le Pokémon l'arène qui était une 3, qui est devenue une deux parce que t'as battu devient une une devient un Pokémon qui garde un niveau 1 avec un niveau normalement de le niveau de de de de, de prospé pas de prospérité le même niveau là, en tout cas va être à 2000 mille Tu bats une troisième fois, tu détruis le dernier Pokémon, son niveau va, va tomber à zéro et puis là elle vient blanche, puis là toi tu peux prendre la, tu peux prendre la reine. C'est pas parce que tu bats toutes les Pokémon de l'arène que tu vas prendre la reine immédiatement. Faut vraiment que tu te battes le nombre de fois selon le nombre de Pokémon. S'il y a quatre Pokémon, faut que tu fasses quatre fois l'arène au complet. S'il y a deux Pokémon, tu fais deux fois l'arène au complet. S'il y a un Pokémon qui garde l'arène, tu te bats une fois, puis après ça, tu peux l'apprendre pour toi. Ok, mais mettons que moi je suis bleu, je vois dans un gym qui est bleu, c'est de l'entraînement, mais que je bats de un des Pokémon, tu je prends pas sa place. place. Tu peux en mettre, tu peux le mettre à, à, ta, à sa place. Mais, mais là, moi, moi je l'ai pas fait. Ouais, faut que tu battes, euh, faut que tu, non, faut que tu, ben, faut que tu battes. Euh, je pense que faut que tu en bats juste un. Non, parce mais que moi j'ai je... euh, pas assez joué euh, d'un gym là pour. Euh, j'ai plus joué contre... il y a pas, tu y gym le bleu, de bleu, de bleu de dans mon coin. Sauf mais normalement, il faut que tu passes à travers au faut que tu passes à travers au complet. Sauf dans un gym, tu as un Pokémon que tu assignes. Si ton Pokémon meurt, tu as fini, tu pas tes 6, tu en as un. Okay. Fait que tu prends ton plus te... fort puis tu espères de passer à travers, tu sais. C'est important de dire aussi que le Pokémon que tu assignes à une arène il, euh, reste <rire> il reste là. Il est plus dans ta liste. Oui, ouais, il est dans ta liste. il revient après. Non, non, oui. il, est dans ta, il est dans ta liste, mais tu peux pas tu rien peux pas faire avec. C'est ça, c'est ça. ça. Tu peux pas le, le tu peux Considérée pas lui donner plus de absent. force. Est il est absent, mais as un petit logo euh, à côté de sa tête qui dit qu'il est assigné à une arène. Et puis, euh, comme tu, hier soir, je me suis couché, il était encore dans l'arène. Puis quand je me suis levé le matin, ben il était mort dans mon inventaire parce qu'il s'est fait battre hier. Parce qu'il perd il, connaissance, il ne meurt pas. Non, non, c'est ça. <rire> <il meurt. rire> faut que là, faut t'utiliser un rappel pour le, le remettre. Euh, comme en vie, là, pour le sortir de son dodo, puis après ça, tu lui donnes des potions pour pour l'augmenter, puis après ça, il revient correct. Mais non, les Pokémon ne meurent pas, puis si tu le laisses dans une arène, tu le perds pas. Ouais, tu le perds moi, pour là. le temps qu'il défend l'arène. <rire> Jusqu'à temps qu'il se, jusqu qu se fasse battre, il est plus disponible pour toi, mais il est encore vivant. Il est toujours vivant. De mon côté, l'application a tellement planté souvent, puis il a tellement eu de la misère à me brancher, que la première fois que j'ai voulu assigner mon Pokémon le plus fort dans une arène, puis qui me dit oh, « Oui, il va revenir quand il va se faire battre, j'avais pas le goût <rire> je trastais pas l'application t'es sûr tu vas pas le garder là <rire> ouais c'est ça surtout euh, mon aquelli c'était mon plus fort là ouais c'est ça mais mais non, non non en fait, il, revient, il, revient, oh, il revient il revient surtout qu'il perd il revient ouais. euh, fait que fait que c'est ça c'est le fun pour ça mais c'est le fun les arènes de combat puis tu sais c'est sûr certain c'est probablement la première fois j'ai joué dans une arène de combat j'ai gagné le premier combat puis je me suis fait planter tout de suite au deuxième parce que y a rien d'expliqué Non, c'est regarder un peu sur si, si on a le temps un peu là on va regarder pour certains vidéos puis on va les mettre sur notre page Facebook. Vous allez voir, j'ai déjà mis euh, le, le le vidéo de la, le, du poisson d'avril de, de Google sur notre page. Ah, c'est cool. ah, euh, tellement mais... efficace. Ah, tu sais, j'essaie, j'essaie. <rire> mais on va essayer de mettre des vidéos parce qu'il y a vraiment des bons tutoriels. Mais un combat c'est assez sur... simple. C'est simple sauf avoir... la première fois que tu joues, en fais un, c'est que tu sais pas ouais. mais tu sais, tu peux tasser ton Pokémon, tu Je ouais, savais pas, pas qu'on pouvait pas... dodger moi avant avant mon deuxième combat. Ah, tu swipe de gauche attaque. à droite, il va se tasser. L'attaque spéciale aussi. Moi, que spéciale, tu hein. gardes ton doigt enfoncé. Si tu tapes, tape, tape, tape, tape, c'est son attaque principale. Si tu gardes ton doigt enfoncé, c'est ton attaque spéciale. Puis tu peux swiper, fait glisser ton doigt de gauche à droite, puis il va se tasser pour esquiver. Mais ouais. ça, tu le sais pas. C'est pas expliqué pendant tout. C'est ouais, oh, hey, go votre bat Puis le truc souvent quand vous allez faire un combat, c'est droit en partant, swiper deux fois vers la gauche ou la droite, puis vous allez être capable d'esquiver. Puis des fois, donner trois, quatre coups. à l'autre Pokémon, tu sais, fait que c'est un c'est un truc un peu, c'est que si vous restez en face, c'est sûr qu'il va vous attaquer, vous vous torcez à gauche ou à droite de deux coups, ben il regarde encore un peu plus loin puis il vous attaquera pas. Mm -hmm. que... Ça vous est-il arrivé vous autres de, de, de commencer un combat là, sur une arène puis que euh... 30 secondes après, il y a un char qui vient se parker à côté puis tu sais pas s'il est là pour t'épauler ou s'il est là pour te sacrer une volée dès que tu vas l'avoir ouais. <rire> Tu es genre, euh, le trois-quarts du temps, tu as tes yeux sur le ciel mais tu sais tu lèves les yeux pour voir si lui te regarde et <rire> tu Un thumbs up ou ben mon sale, tu vas me faire mal après. C'est <rire> arrivé à mon gars au parc des fleurs ici à Saint-Hyacinthe. Il y a une arène de combat, euh, <rire> puis il, il y a une coupe de Pokéstop. Là, si vous faites faire un tour dans le coin, c'est un super beau coin. Euh, puis il y a l'arène de combat au parc des fleurs. Puis il y avait un Pokémon. Fait que mon gars dit ah je veux mettre mon Pokémon là. Fait que là, il se bat, il gagne, Puis on est, là, on a mis un leurre, on s'assoit. Puis y a une petite fille qui arrive en Bessic. Puis elle arrive, puis elle s'en va. Puis elle a, elle, a, elle a battu le Pokémon à mon gars. Puis non. elle a mis un des siens. Puis que là, mon gars était tout, « Oh, la petite maudite, elle vient tuer mon Pokémon. <rire> » Puis il, il s'est levé, tout comme, « Je vais à la rebattre. » Puis il est parti en marchant à l'arène la, à de combat. Puis il l'a rebattu. Il dit, « Je l'ai eu, papa. » il est revenu s'asseoir. Le ouais, cool. Il, il y a une gang d'ados qui sont arrivés. Puis là, sont, ils, ils, ont, ils ont été tués, le Pokémon à mon gars. Puis ils ont mis deux Ouais, ouais, OK. Puis là, j'engarde là, je mon gars. Il dit, tu papa il te venger Il dit, oui, il va me venger. Je suis parti. Puis j'ai j'étais allé avec mon Aqualie à 1000 puis avec mon ronflex à uh... 100, Puis j'ai les ai <rire> Puis là, j'ai mis mon Pokémon. J'ai mis un Pokémon pas trop fort. Je dis, là, papa, il a un petit Pokémon. Tu peux fier de nous. dire que tu as battu des enfants? Ouais. <rire> non, des ouais, même avait battu des enfants. Ouais, ouais. fait que ouais. là, j'ai mis un Pokémon pas fort je dis à mon gars, OK, tu peux y aller puis reprendre reine si tu veux. <rire> ah. Ah tu sais qu'est cool c'est que malgré la compétition tout est fair play tu sais c'est comme moi ouais, ok tu t'attaques à mon gym ouais, c'est fini ta petite affaire que je as sac la volée toute ta vie après pas... tu sais tu t'attaques à mon gars attends un peu c'est c'est c'est drôle fait que c'est des affaires comme ça fait que ceux qui ceux qui veulent juste chialer pour chialer là je veux dire T'sais, tout le monde disait ah mais là il va y avoir du monde tu oui il y a du monde y a du monde qui ont planté en bas euh, d'une falaise en Californie oh, parce des... qu'ils jouent au Pokémon. Oui, il y a du monde qui vont mourir en regardant en jouant à Pokémon, c'est c'est clair. Il y a du monde, mais ça moi j'appelle ça de la sélection naturelle. Tu si c'est pas ça, ils vont mourir en textant, ils vont mourir en regardant leur Facebook, ils vont mourir en fait n'importe quoi d'autre que de faire attention à ce qui se passe alentour d'eux. C'est Les histoires d'horreur, ils vont ils vont en sortir tout ben le oui. temps. Mais oui, c'est aussi là, tu c'est Tu ça les... dépend pas toujours de l'application, ça dépend de la jugiotte de la personne. Ah oui. C'est ce, ce que tu fais avec, c'est ce que tu fais avec. Puis l'être humain est comme ça. Les bulletins de nouvelles sont remplis que des affaires négatives, les affaires positives sont jamais là. mais tous les trucs positifs là, moi j'ai fait un statut que j'ai partagé une coupe de fois parce que entre autres, Tourisme Ottawa a fait une publication sur Facebook en disant, hey check, il y a 80 spots où est-ce que tu peux avoir des bons Pokémon, il y a des Pokéstop, puis tu sais, <rire> la ronde de let's de Pokémon Go. Ils ont mis ça, puis il y a du monde qui chialait. Je fais quand... OK, je comprends juste pas. Ça se peut que t'aimes pas les Pokémon. Ça Mais après ça... C'est peut-être pas pour toi. Ça se peut que t'aimes pas les Pokémon. Mais après ça, les gens qui marchent, les gens qui jasent entre eux de leur passion, les gens qui euh, se rassemblent dans des endroits de façon pacifique, les gens qui font de l'activité physique, les gens qui jouent sur leur cellulaire. Puis ça, on est des milliards sur la planète. Tu commences à toutes les détester. Ça te fait du monde aïr longtemps. <rire> T'as pas fini, tu sais. Ça te fait comme 5 affaires, 6 euh, affaires, 5-6, peu importe, le contre une que peut-être t'aimes pas, tu sais, à un moment donné ça doit être positif là, quand t'as dit une toute là. Ouais, ouais mais ouais. tu sais, il y, y a même un article, excusez, hein, je encore hey, là. T'es là, quand je suis là, ok, je suis là. C'était <rire> comment ta chasse pendant que tu jardais pas? Ouais. Ben, il y a un jaïssa les mots dis non. Et puis il a fait bec. Euh, ouais ouais mais oubliez pas hein, un de mes mes surnoms moi c'est salamèche. Hein? Ah, ça, OK. Parce que t'as la mèche courte, courte, quoi? Non, il y a la queue en feu. Ah, <rire> ouais, <'est> OK. Elle <rire> est hey, rouge. Fait que... Euh, mais tout euh, ça pour... <rire> C'est une <d> irritation, ça. <rire> ah, ça ah oui? Pas... <rire> On est supposé un show familial, les gars. <rire> ben, quoi? Mais... <rire> ah... Fait que tout ça pour dire... Ouais, non, j'avais un piaf à Ouais, un piaf à Ouais, c'est ça, puis il euh, a sacré le cas. Mais je, je les accumulé juste pour euh, pouvoir les faire évoluer, pour pouvoir faire évoluer mon piafabec. Là. Euh, non, mais j'avais vu un, un article qui était quand même intéressant sur les bienfaits de Pokémon Go, parce que contrairement à ce que plusieurs disent, comme, euh, comme tu l'as mentionné, JB, il y en a des bienfaits. Puis euh, un de ceux-là, c'était que Euh, ce jeu-là peut aider à contrebalancer certaines difficultés, soit sociales ou même mentales, dans le sens où, je veux dire, les gens. Il y, y en a qui sont très timides dans la vie. Il euh, y en a qui, je veux dire, il euh, y a des peurs. Tu sais, prenais juste euh, l'agoraphobie, là. Tu sais, c'est des peurs qui existent pour vrai. Ouais, tu as peur clairement... des chats angoras, c'est ça? Hein? <rire> c'est ça, l'agoraphobie, la, <rire> c'est avoir peur des chats qui sont angoras? Fait que, euh, c'est <rire> oui le, c'est ça. Well <rire> ah, ça y euh, est. C'était plus qu'une horreur, fait que. Ah ouais, oh, puis on oh. est un show familial, hein. Fallait lâcher les jokes de queue en feu pour les jokes de poêle de show, hein. C'est tellement mieux. Ça il l'amène à patteante. <rire> <rire> non mais pour, pour vrai, tu sais, quand ça encourage le monde à sortir, puis justement, ben tu t'en vas dans certains endroits. D'ailleurs, petite anecdote euh, Je suis allé voir un show de métalux il euh, y a deux semaines. Non, ça m'a pris 48 heures à m'en remettre. C'est un gars de même, toi. Euh, ouais, non mais euh, pour vrai, là, quand je suis sorti de là, il y, y a vraiment des sons que j'entendais plus. <rire> quand j'ai parti mon char, j'entendais plus rien. <rire> Ça m'a pris 48 heures avant de revoir tout mon « ouïe Parce que y avait les sons, notamment les sons graves, je les entendais plus. Fait que bref, tout ça pour ah, dire que... Donc, qui est là Oui, mais quand tu vas voir Manson avec Slipknot, c'est ça que ça donne. Ouais, ouais. Fait que tu aurais été allé voir Laurent Jalbert. Oui, oui, c'est vrai. Tu <rire> aurais entendu tout, tout, tout, tout. Toutes les sons auraient été là. Vrai. Ça aurait peut-être pas été des bons sons, mais... Mais à, à, en fait, c'était pas Laurent Jalbert, c'était Marie-Denis Peltier. Bon, ah. <rire> c'est <rire> ça, monde dans le même registre. Non, mais tout ça pour dire que quand je suis revenu de <rire> ce show-là, euh, je suis descendu au métro Verdun, puis ceux qui restent dans ce secteur-là, ben la mairie de Verdun est un pokestop, un immense pokestop. Et quand je suis arrivé là, il était peut-être 10h30, 11h, il y avait un pas de monde là, mais réuni pour ça. Puis tu sais, je voyais du monde, j'osais entre eux. Puis tu sais, je me dis quelqu'un. On va prendre le, le cliché là, mais moi-même j'en étais un là dans mon autre vie. Tu sais, un ado un petit peu renfermé euh, qui veut pas trop parler aux gens puis tout, mais une, ça peut donner des occasions pour justement un petit peu. Euh, attention, je vais sortir un beau mot. Transcender. cette peur là ben, ben, les intérêts communs, communs. tu sais je suis le premier à être comme ça je suis un gars dans ma bulle tu sais je suis un solitaire de nature profonde fait que souvent je me promène je vais faire les pistes de j'ai des écouteurs ces oreilles puis au début j'étais avec mon jeu Pokémon puis j'avais euh, euh, un lecteur MP3 où j'écoutais de la musique en même temps puis un matin je voyais tout le monde puis tu sais qui qu avait l'air du fun puis jaser. puis je fais comme écoute on enlève tous les écouteurs tu sais puis je me suis mis à jaser avec du monde puis ça comme Ça step up la game là, c'est tu c'est une autre activité complètement de faire ça en bulle tout seul que de faire ça en communauté puis de se permettre de jaser avec les autres de d'échanger des trucs. C'est c'est vraiment un point positif du jeu là. Ben oui, mais, mais ça... Hey, j'ai jamais joué avec autant de monde que, que ça dans, dans ma job, là. Des gens que, euh, tu sais, c'est des gars d'usine, moi, je suis dans les bureaux de communication, on se croisait pas, là, normalement, Puis là, c'est « Hé, hey, j'ai pogné tel Pokémon à telle place, Puis là, mm. ah, on part en expédition, Puis on faisait pas ça avant, là. » Mais ça, les, les... Excusez, là, mais les champs Martinaux du tout le monde, là, que, qui, ont, qui ont agréablement bâché sur le Comic-Con... Euh, où je suis allé là. Ah ouais. tu sais, je dis, dans le fond là, oui c'est un jeu, oui c'est une application, mais ça peut développer des passions communes qui en bout de ligne peuvent mener à des belles affaires. Puis tu sais, vous parliez tantôt du monde qui vont se tuer puis tout. Ben oui, mais à chaque année il y a des Darwin Awards sur les morts les plus stupides. Puis, il y a personne dire... qui s'est fait euh, exploser au nom des Pokémon là. Enfin, c'est déjà moins pire que les religions. Ben, moi, je pense me faire tu, euh... péter pour un, un <rire> cadabra, là. Ouais. <rire> Steve, t'es un miaous, mais... <rire> Arrête, je suis le bord de craquer. Hey, en terminant, euh... tellement montré. Euh, si vous avez des trucs, j'aimerais ça qu'on les euh, qu'on les partage, tu sais, des des des choses que vous avez découvert. Que euh, moi, je sais que l'histoire des œufs, ça m'intrigue bien gros. Puis euh, j'ai euh, j'ai cherché beaucoup là-dessus pour euh, avoir de l'information parce que le système GPS est pas constant. Euh, sur le téléphone, oui, ça va te le montrer physiquement que tu te déplaces puis tu avances, mais le jeu calcule ta distance à certains laps de temps précis. Euh, Et, droite. Ouais, c'est ça. Fait que si tu fais des cercles, mais lui au moment euh, tu sais, mettons qu'il calcule à toutes les 30 secondes. Ben mettons que tu fais un cercle, ben il va prendre le premier point à la seconde 1, puis après ça le deuxième point à la seconde 30. Mais si tu fais un cercle ben c'est pas la distance que t'as faite c'est entre les deux points qu'il va calculer donc ta distance est pas super grande euh, même chose si tu fais des coins ben c'est un triangle tu vas faire euh, comme un vol d'oiseau du point de départ vers le point d'arrivée au lieu de faire toute la distance fait que c'est vraiment les lignes droites qui sont avantageuses euh, pour euh, pour les œufs pour les distances fait que c'est si à prendre en compte pas de zigzag, pas de coin pas de tournage ligne droite c'est c'est là où est-ce que tu vas maximiser puis de pas aller trop vite ouais c'est euh, ça je rajouterais pas d'auto là Ouais. pas obligé euh, marcher, utiliser le ça. jeu comme il devrait être utilisé Prenez une tu tiens absolument un en enfer puis qu'il pleut dehors, fine, prends ton auto ou, t'sais. mais tu sais la base du jeu c'est vraiment de te faire sortir puis de te faire marcher, te faire explorer là il ouais. euh, y, y a eu des vidéos qui sont sorties avec un paquet de trucs imbéciles euh, mettre ça sur un harnais après ton chien mettre <rire> ça euh, euh, un ventilateur là, ouais, ouais puis vu un téléphone TP sur une locomotive, c'est un train électrique. Tu sais, mais je veux dire, à quelque part, toute cette, inno cette innovation -là, là, entre guillemets, encore innovation, tu sais, plutôt que de te donner tout, tout ce trouble-là, ouvre ta porte, sors dehors, prends de l'air, puis vas-y. Tu sais, ça, selon moi, c'est le truc numéro un. Vas-y, ouais. joue la game pour ce qu'elle hey, est. j'ai vu. Euh, ouais. J'ai vu une équipe qui a lancé un Kickstarter pour un drone, mais avec un euh, une puce. Relié à Pokémon Go, genre, pour que tu puisses partir avec le drone, puis toi rester à ta place, puis ah le drone s'en va, puis faites tes distances pour toi. Ben, non, je sais pas hein, si vous connaissez PewDiePie sur YouTube. Ouais, ouais, celui qui celui, gens, qui, vend, ouais, ouais, celui, celui qui, qui a fait a de l'argent là. C'est oh, fait... ouais, le gars le plus suivi sur YouTube. Là, ouais, sur mais c'est pas, pas lui aussi qui a, qui, a, qui a été payé pour donner des bonnes critiques de jeux. Ouais. Ouais, ah ouais, ben, ouais. il y a peut-être, peut-être, mais écoute, je le suis pour les bonnes raisons. <rire> je, je, je, je suis pas au courant de ce qu'il a fait ou non. Là. Mais il a fait un test justement avec un drone euh, DJI Phantom qui a tapé son téléphone dessus avec une application externe qui, qui renait sur son laptop. Puis, il a réussi, il a montré que c'était possible, mais que c'était du trouble en salle de d'attraper des Pokémon à distance, le fait de voler au-dessus d'un stade de baseball qui était vide. Là. Puis euh, il y a un drowsy qui est apparu, l'a attrapé via son son ordi, il a ramené le drone. Mais tu sais, si es prêt à te donner tout, ce trop bleu. Ouais. Tu as peut-être un petit excès de paresse que ouais, ouais. ça serait ouais. pas mal avec tu sort dehors un ça serait peu. peut-être bon de prendre une marche, ouais. Au truc euh, que que je conseillerais c'est chercher dans Facebook Pokémon Go avec le nom de votre municipalité. Il y a probablement un groupe euh, Gatineau Ottawa il y a un groupe chez 1 pour Saint-Jérôme, j'ai des amis dans ce coin-là, euh, puis sont sur le sur le groupe. De communauté, tu sais. Puis là, tu demandes, moi, j'avais la question, je voulais pouvoir avoir les évolutions de Eevee, euh, qui sont mes deux Pokémon les plus forts, euh, Pyroli puis euh, Aquali, puis je cher cher cherchais un spot où est-ce qu'il y avait beaucoup de, de, de, de Eevee qui, euh, qui spawnait, fait que j'ai posé la question. mais tout le monde me répondu, de hey, va telle place, va t telle place, il y en a, puis... Donc, ça, c'est une autre façon de pouvoir croiser des joueurs puis de façon euh, positive. Hey, une façon positive d'utiliser Facebook Hey, on crashera pas <rire> dessus, hein. C'est pas pire. Hein? Fait Mais, que euh, moi dans les trucs ouais. ça serait pas mal ça. Si vous avez d'autres choses. Ben moi je dirais utiliser vos euh, utiliser vos incubateurs intelligemment. Il euh, y, y a un incubateur qui est permanent donc qui va vous permettre de il va toujours rester puis vous pouvez mettre un œuf dedans. Utilisez lui pour vos œufs de 2 et de 5 kilomètres puis utilisez Vos, euh, vos incubateurs qui ont seulement trois, trois essais pour faire vos 10 kilomètres, maximiser leur utilisation. Ben, si vous mettez des 2 km dedans, ben au bout de 3 heures vous le perdez. Ouais, donc ça donne 6 km, si tu mets des 5, ça donne 15, puis si tu mets des 10, c'est 30 km d'utilisation. C'est ça, que... fait maximiser vos euh, maximiser l'utilisation de vos incubateurs. Au niveau des œufs là, il y a pas moyen de s'en débarrasser sans débarrasser Non, faut que tu Parce que facilement. moi là, euh, j'ai jamais eu 10 km, j'ai plein de 2 km, puis je suis pogné à des ouais, fois j'en trouve. ben c'est ça puis là des fois tu sais je tourne un pocket stop là il y a un œuf dedans mais là je sais pas si l'œuf je viens de le perdre parce que je n'avais déjà neuf ou si vient de remplacer un celui que j'avais non il t'en donne pas si ton si ton t'étais déjà avec euh, le maximum d'œufs il te donnera pas d'œuf dans un pocket stop non jamais non, non. pas se poser puis il y, y a aussi euh, présentement moi, mon jeu bug parce que normalement euh, on, quand tu marches puis ton œuf viens pour éclore, tu vas avoir une petite image d'un œuf, ça a marqué « Oh! » comme quoi ton œuf va éclore, là ça marque Oh! » puis là tu vois ton œuf branler un peu, puis là tu le touches, puis il fait éclat, euh, puis là tu vois tu vois ton, ton Pokémon que t'as eu dans ton œuf. Présentement, moi il fait plus. Euh, hier je marchais, puis à un moment donné je regarde mon incubateur, j'avais plus rien dedans. Il m'a donné mon œuf, j'ai pas eu l'animation, j'ai pas eu à toucher. Mais si vous allez euh, dans euh, dans vos Pokémon, puis vous touchez le, le petit Ils de l'horloge, ça vous marque. Euh, le, ce que, le Pokémon que vous avez eu le plus récent, fait il va apparaître là aussi. Tu peux euh, aussi aller voir dans ton journal. Dans le que, journal, ouais. quand tu cliques sur ton sur l'icône de ton de ton dresseur, euh, il y a un journal en bas. Euh... Ouais. Le moins. Ça, ça te permet Je de voir ça. ce que as eu quand. Je veux savoir. Il y a des microtransactions dans le jeu. Y a-tu quelqu'un qui a dépensé de l'argent? Non moi non, non. non, pas non du tout. plus. Ok. Et Hop. vous voyez, on a Jonathan, Tu level quoi déjà, 23? Non, 19. 19. <rire> Vas-tu lâcher, 23? Ben ouais, je ne sais pas, 23, pas il y a personne, ça, personne qui est 23. Ça m'a popé dans la tête, je ne sais pas. J'ai 23. Personne au-dessus de 20? Ah, écoute, pis, euh, on, on dit dans le dans ce que j'ai lu c'est qu'il y a comme un cap level 20 après ça t'as de la misère à évoluer parce que c'est exponentiel l'XP que ça te prend euh, pis le jeu est fait pour que t'aies de la misère à te rendre level 30 le, le, le, c'est pas exponentiel t'as plusieurs niveaux que ça te prend 10 000 points après ça t'as une coupe de niveau que c'est 20 points tu là pour monter de 18 à 19 ça me prend 25 000 points mais euh, comme le niveau de 16 de, de 15 à 16 puis de 16 à 17 de 16 à 17 de 17 à 18 c'est 20000 points. Okay. Après ça tu en as c'est coupe c'est 10000 points que ça te prend. Mais oh, c'est c'est toujours c'est que ça augmente vraiment euh, vraiment vite euh, puis c'est comme 2 millions de points le pratin de 29 à 30 là. OK, bon, c'est possible. Fait que euh, tu sais il y a vraiment comme un cap Euh, à ce moment-là, euh, donc tu sais les trucs des recoupes, ces affaires-là, maximiser les c'est euh, en bon niveau que vous allez être en mesure de monter le plus rapidement ouais. grâce à ces à ces choses-là. Euh, tu sais Joe t'es level 19, c'est 23. Bien... 23. 23. <rire> <rire> hey, comment <le> mélanger <rire> Hey Wow! Euh puis tu jamais mis une scène. là. Non mec. Non. C'est pas nécessaire là. Non, non non non Il y a montré d'y arriver. C'est pas c'est comme n'importe quel jeu avec microtransactions. Dépenser de l'argent c'est pour le monde pressé. si tu veux euh, tu es, es trop paresseux ou c'est sûr si tu restes dans un trou perdu puis y a pas de Pokéstop dans ton coin puis tu veux absolument jouer, tu peux t'acheter des pokéballs. Si tu veux de l'encens, si tu veux des incubateurs, si tu, veux, tu peux tout te payer ça avec de la argent ou en assignant des Pokémon dans des dans des arènes. Mais là, à 10, du coup, il faut, faut que tu en mettes souvent. Là. Hey, ça, c'est un, un affaire, par exemple, c'est que les villes sont vraiment avantagées par rapport euh, aux villages ouais. les régions plus éloignées. Là. Ben, ouais. gars, si tu regardes Côte-du-Lac, il y a bien, bien du stock pour pour ce que Côte-du-Lac est supposé être. Là. Oui, puis on a petit... la chance d'être sur le bord de l'eau. Euh, on a plus de Pokémon aquatiques qu'il en aurait en ville aussi. Ouais, j'ai pané des magicharpes, ouais, puis ouais, euh, poissons no, puis des crabis, des crabis, des des, des, ouais, tu sais. des, des, des, des coquillasses, ça fait la même. Mais c'est ça, c'est fait que c'est euh, ça vous permet aussi d'aller visiter d'autres d'autres coins, tu sais. Mais euh, fait que il y, y a plusieurs choses à faire. Il euh, y a aussi un site là que que qui m'avait été euh, fourni par euh, Alexis Kernelière, qui est vision C'est fermé. Ça marche pas depuis l'update. Ah non, ah, ils ont okay, nos, nos services euh, ah, ouais. ouais, ils ont fait, ça a été demandé euh, par, par euh, Niantic. Euh... Ouais. Ah, OK. Pourtant, il me semble qu'il y avait une entente entre Niantic puis les autres pour euh, rouler le site parce qu'il le permettait de se connecter sur leur serveur. Leur Twitter dit qu'ils travaillent à euh, renouveler tout ça puis tu sais okay. ils remercient, ils taguent l'équipe de Pokémon Go, Niantic puis tout ça. Euh, c'est que euh, dans le fond, actuellement, le jeu est fait de façon tu es censé quand tu es sur le jeu, avoir comme quand tu te promènes dans le coin en bas à droite, t'as comme trois icônes de, de, de, de comme des silhouettes de Pokémon. Ouais. Ben, censé ou te dire... la photo si tu l'as trouvé. Si ouais. il, si, si il silhouette, parce que tu l'as jamais attrapé. Exact. Si est pas silhouette, est parce que tu l'as déjà attrapé. Et ça, c'est censé t'indiquer quels sont les Pokémon les plus proches. Mais actuellement, ouais. ça ne fonctionne pas. Non. Euh, tu as, après ça, quand tu cliques là-dessus, tu as la grande liste pour avoir les neuf Pokémon les plus proches. Et en principe, t'es censé avoir des petites pattes en dessous et à un c'est que t'es censé être proche et à trois t'es censé être loin Ça, euh, une patte c'est genre temps. 100 mètres euh, deux c'était genre entre 200 et 400 mètres puis plus de 500 quand, euh, quand c'était euh, trois pattes et en plus plus ton Pokémon est en haut à gauche plus il est proche puis en bas à droite plus il est loin ouais Fait que, tu tu te déplaçais, puis en principe, si tu voyais que ton Pokémon régressait dans la liste, ben tu t'éloignais. Tu pouvais savoir. Mais actuellement, ça ne fonctionne pas, ce bout-là. Fait que ça rend la chasse aux Pokémon très aléatoire. Et euh, les gens utilisaient Pokévision parce que le système interne marchait pas, et ça, ça permettait de savoir exactement où est-ce que les Pokémon étaient. Ouais. mais On même, même pour Pokévision, détour... euh, j'ai jamais vu rien, de... j'ai jamais vu, mettons, de miaous apparaître sur Pokévision. Je voyais des Ratatas, je voyais euh, des Rookool, Les, les plus communs puis de temps en temps euh, euh, Mimitos ou des affaires comme ça mais rien de rien de rare j'ai pas vu de Pikachu apparaître j'ai pas vu de de de Miaus apparaître là dessus fait que ça marchait dessus si bien que ça je suis pas certain ben pour l'avoir que tu faisais un petit peu pour certains programmes que je voulais euh, quand il apparaissait sur la liste il était vraiment là. Euh, par contre, euh, oui, il y avait des Pokémon qui apparaissaient sur mon téléphone, qui n'étaient pas sur la carte, et euh, vice -versa. ben pas vice-versa. Ce qui était sur la carte apparaissait bel et bien à jeu, mais ce qui était sur le jeu apparaissait pas nécessairement sur la carte. Non, c'est sûr. Mais c'est l'histoire de, de radar interne du jeu et la proximité des Pokémon qui euh, fonctionnait pas, euh, ne fonctionne pas actuellement, était compensée par euh, des sites à la Poké, euh, Pokévision. Mais là, si Niantic améliore le système puis fait en sorte que ça fonctionne, ben on n'aura plus besoin de ça puis ça va redevenir fair pour tout le monde. En tu sais, c'est c'est un mal pour un bien, je pense. Ouais, non, sûr, mais non, ça, c'était pas si utile que ça. Bon, ben écoute, je pense qu'on a euh, on a pas mal fait le tour de ce qu'on pouvait jaser sur euh, Pokémon Go. Euh, je pense pas que euh, ça soit nécessaire de mettre une note. Non, non, non. Là-dessus, je pense que juste le fait d'être capable d'en jaser pendant près d'une heure, une euh, <rire> 20 minutes, ça démontre tout l'amour qu'on a sur le jeu. On n'a pas de grand critique à faire, si ce n'est qu'il y a peut-être un manque d'instructions et qu'il y a des fonctions qui devraient apparaître éventuellement sur le jeu qui sont très attendues, ouais. genre le PVP. Euh, Les échanges des de échanges, Pokémon. échanges, des choses comme ça. Pouvoir avoir des amis dans le jeu. Ouais. Euh, pouvoir se faire des équipes. Bon, tu sais, des choses comme ça. Les Pokéstop sont supposés devenir des centres Pokémon. Donc, vous allez pouvoir faire guérir vos Pokémon là, sans utiliser vos potions, un peu comme ah. euh, dans les jeux. Ouais. Okay. Euh, fait qu'il y a des il y a des choses qui s'en viennent qui ont été annoncées par Nintendo là, mais c'est il y a pas de date de sortie encore. Là. Non c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'ils l'ont sorti rapidement. pour euh, tu sais les investisseurs de Nintendo parce que l'année financière euh, ben c'est tu sais l'année euh, tu sais 2016 ben ça sent bien tu sais la fin puis euh, les chiffres tu veux que les actionnaires soient tombants faut que qu qu il soit tu sais faut que ce soit content fait qu'il y a peut-être eu un push pour que ça arrive plus rapidement effectivement euh, il manque peut-être des fonctions que à la base était euh, censé être là parce que Niantic leur premier jeu de ce style là c'est Ingress puis il y a pas ouais. mal plus de fonctions que ce qu'il y en a dans Pokémon Go ouais. effectivement euh, ça laisse présager que ben il y a un bel avenir reste à voir si on posait la question si l'hiver ça va décourager beaucoup de monde euh, pour la mairie du Nord on va voir moi j ai, j ai juste une, je sais pas si y a du monde de Nintendo ou peu importe qui vont écouter le show là mais juste de même là ça serait le temps de sortir un jeu de Pokémon à quelque part Ben il y en a dans le temps de tête, Non non mais c'est a... ça c'est c'est comme le temps là c'est comme c'est comme garde c'est. ressorti. J'ai ouais. jamais j'ai jamais vu autant premièrement le phénomène j'ai jamais vu autant de monde s'intéresser à un jeu vidéo en même temps. Là. Et puis euh... moi je peux je peux même rajouter à ça là Pokémon pour moi euh, je suis d'une génération juste avant. Euh, j'ai connu les Pokémon à cause de mon petit frère qui écoutait ça religieusement à la maison, puis qui a joué euh, sur le Game Boy. Mais moi, personnellement, je pense que c'est le premier jeu de Pokémon auquel je joue, puis que je prends au sérieux. J'ai jamais joué euh, euh, aux Pokémon de toutes les couleurs que vous voulez sur les consoles. J'ai appris, j'ai appris les noms à cause du mot Pokérap à la fin des épisodes. Tu sais, je dis, j'ai, j'ai, je connaissais pas ça tant que ça. Mais le fait que ça se rapproche un peu du géocaching, que ça me fasse sortir. qui ait comme des nouvelles connaissances à apprendre, des, des des nouvelles bibites, des nouveaux noms. Moi ça, ça c'est venu me chercher. Fait que je suis un peu de de la génération extérieure de ça, qui a pas grandi avec ça. Mais qui s'est fait comme ramasser comme un vulgaire crapaud sur le bord du chemin là. Ouais. Juste juste <rire> pour vous dire comment ce que c'est le quand que j'étais allé à l'église à côté du lac où ce qu'il y a un, il y a deux pour que, il y a trois poké il y en a trois ouais. il y a trois pour là puis il y avait une madame avec ses... j'imagine c'était ses filles il y avait deux deux dames qui, qui qui devaient être dans la cinquantaine je dirais puis la madame qui devait être fin soixantaine ou dans début soixante dix puis à chercher des pokémon Ah. Fait que c'était pas... cute à voir. Fait que ça touche vraiment tout le monde. Si vous commencez à jouer à ça, je suis pas mal garanti que vous allez euh, vous allez au moins aimer. Peut-être pas devenir accro, mais au moins aimer. Ça vaut la peine d'essayer. C'est gratuit. En plus, ouais, c'est ça. C'est gratuit si tu es patient. Si ouais. vous êtes pas patient, embarquez pas là dedans, ça vous coûte. Une... <rire> Mais vous pouvez vous mettre en forme. Donc, euh, ouais. la patience, c'est la marche et récompensée. Ouais. Euh, c'est là-dessus qu'on va terminer le, le show. Juste avant de se quitter, Steve, j'aimerais que tu mentionnes aux gens là, qui nous écoutent où est-ce qu'ils mm. peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, si tu as des projets, euh, où est-ce que tu veux que les gens te retrouvent <rire> euh, On et commence à être écouté, ben, On met à jour. Sur les il de il y a des projets de projets. C'est ça, exactement, je, je, je, je les imagine. OK, euh, sur Facebook, Steve Degarry. sur Twitter, Steve Degarry. très facile. Euh, Snapchat, que, sur lequel je suis pas mal le plus actif euh, des trois réseaux sociaux pour le moment. Euh, si vous voulez me rejoindre, allez-y par mon nom d'usager qui est Monsieur Kiwi, ne jugez pas ce nom d'usager. Ou euh, sinon, allez-y par mon nom de profil qui est Deg, d e GG, GG. Euh, J'accepte tout le monde puis je suis un petit peu tater un peu rigolo dessus. Fait que venez voir. Pis sinon, ben <rire> euh, <rire> Sinon, bien, venez sonner ch ch ch chez nous. On va aller chercher les Pokémon. Il <rire> <rire> y euh, Luc, ça peut... Euh, ça peut ouais. intéresser. Ben, on, on, on, on va s'organiser ça, c'est sûr. Est sûr. Bon, ouais on n'est pas loin de l'autre. faut s'organiser quelque chose. Mais non, on se rejoindra au fort, maintenant. Pas ah. de problème. On va des frites après. Voilà. Euh, Luc... <rire> Euh, sur Twitter, Ascalazormo, j'anime aussi euh, une émission qui s'appelle Ça roule radio, euh, disponible sur... Il euh, y a un compte Twitter aussi, Saroule Radio, Facebook, ça roule radio. Euh, euh, c'est pas mal ça, vous pouvez me lire aussi, j'écris pour Kijiji, ou frkijijblog.ca, dans la section véhicule. C'est pas mal c'est pas mal là, là. Daniel? Yes, euh, pour ma part, Twitter, à DracoADG. D'ailleurs, je t'avais d'avoir le 700 nombre d'abonnés. Ah, OK. Donc tout, tout ça pour dire que je suis presque fier. Euh tu as peu, là, tu veux toujours faire le concours de qui pisse le plus loin encore là Non non non non, c'est pour le loup. Je spire là, je perds. C'est bon. On là, va rater okay. Jonathan sur terre. 15 okay, dans ta face le gars qui <rire> a pas de follower. Euh ah, mais Draco a DG fait que euh, j'étais moi euh, je suis un petit peu moins présent de ce temps-là parce que c'est l'enfer euh, dans fonction publique fait que euh, j'ai une job assez accaparante merci. Uh, mais euh, sinon euh, ça me fait plaisir de d'interagir avec vous Facebook avec mon vrai nom euh, Daniel Caro celle-là euh, d'ailleurs euh, ça aussi euh, j'ai une coupe de nouveaux followers et sinon euh, sur affairedegas.com, euh, section techno jeux vidéo donc euh, vous pouvez retrouver la majorité de mes articles dans cette, cette section là et toi euh, non attends on a toujours il reste Jonathan ah, c'est lui qui pas pisse pas. plus loin que tout le monde ouais, ben, le... Le... Jonathan Toi oui. qui veux petit plus loin que tout le monde. <rire> Facebook à Jonathan Turco puis sur Twitter AstroBoy underscore 3000 Puis euh, j'écris sur des petits post-it aussi des fois. Donc <rire> il est revenu au <rire> travail. Il est revenu j'écris des postes. <rire> euh, moi de mon côté euh, sur Twitter at underscore B Facebook je vais gagner. Ajoutez-moi, dites que vous m'écoutez de hors jeu ou encore de réalité augmentée et euh, je vous accepterai avec joie. Euh, sinon, ben, je suis sur Battle.net aussi, si vous tentez de jouer Overwatch ou encore vous faire planter par un de mes decks chasseurs ou encore, écoute, je, je run de ce temps-là un guerrier, euh, un warrior, euh, c'est un warrior dragon et ça kick des culs, donc euh, si vous veux m'ajouter, euh, gagne JB number 1599, viens de battre. Pas game, pas game. <rire> euh, sinon, euh, sinon c'est pas mal ça pour euh, ce qui est des réseaux sociaux. Euh, je suis euh, aussi l'animateur d'un autre euh, podcast qui s'appelle hors jeu qu'on est en pause estivale, mais dès que la saison du hockey recommence, on va être là moi moins mon collègue Jerry pour ce qui est de la réalité augmentée. Vous le savez, ça fait ça fait combien de jours là sans. Euh 165, 166, 167. Ah, écoute, on est à jour, pas à peu près dans notre liste de choses. Tu sais, c'est comme 160 et quelques de plus que... Que zéro. Euh, oui, c'est ça. C'est so notre 167e aujourd'hui. Ouais, exact. Et donc, euh, ben, c'est pas mal les mêmes réseaux sociaux. Euh, podcast at realityhog.com pour notre adresse courriel, at realityhog pour Twitter, facebook.com baroblique, realityhog.com. pour Facebook, of course. Et ouais. euh, bien sûr, nous avons notre site internet, le RealiteHug.com si vous avez des commentaires à faire sur les émissions, c'est un bon spot pour pouvoir les laisser. Et aussi, nous vous invitons à nous laisser des étoiles et des commentaires sur iTunes. Plus il y a d'étoiles, plus il y a commentaires, plus on est heureux et plus on monte euh, dans les rankings et plus les gens peuvent euh, aisément nous retrouver sur euh, cette plateforme-là et euh, c'est sûr là, vous êtes toujours euh, les mieux placés pour pouvoir euh, propager la bonne nouvelle donc dites-le au monde que c'est le fun la réalité augmentée, vous écoutez ça puis vous avez du plaisir et même si c'est pas vrai un petit mensonge gratuit ben, oui, ça fera <rire> pas mal à personne ben, non. Ben, voyons donc. donc voilà qui fait le tour pour euh, ce qui est du show de cette semaine j'espère que vous avez apprécié Merci à vous euh, quatre euh, les les boys. Merci à toi. Hey, tout en même temps c'était génial. Euh, <rire> Coral. Et euh, on se dit à la prochaine fois dans un autre élément de la réalité augmentée. Bye bye. Bye. Bye. bye. bye. bye.